Euh, tu sais je viens de l'affrocheter euh, ouais. un petit dans un petit patin euh, qui s'appelait bourguignon ouais. j'étais sur une charrue ouais. tu on avait vu euh, des potes, des bottes de foin, de de foin sur euh, sur la charrue ouais. on est monté sur la charrue et tu un agriculteur qui faisait le tour du village et nous on était tu ouais les champions Oh, oh les champions beau, Il y avait tous les gamins Qui étaient sur les, les, les, les, les bottes de foin Là tu ouais, vois ouais, Et on faisait la fête et tout Tiens si vous êtes dans un petit village vous ouais. avez euh, monté un arsenal là Pour faire la fête Vous déboulez 0, 870, 42, 48 Sarah tu faisais quoi en 98 Alors moi J'étais chez mon entraîneur de foot Yves au Crème Lain Parce que oui. je faisais du foot à l'époque ah, oui. Et j'étais comme une dingue Et en fait je leur avais dit Si on gagne à la fin Je chante une chanson oui. Et je les ai saoulés avec A Will Survive Ils sont ah. tous barrés En ah. de cette voilà. soirée Sarah fait sa première fois Ce soir-là ah. Et Yves avait crié oh Ducarne ouais, <rire> Évidemment, c'est une vanne, on est bien avec vous. On vous prend l'antenne. Écoutez, là, derrière, c'est Lime. Tiens, ouais. si on de la Coupe du allez, Monde Est-ce qu'on ne se pas avec Jason Derouleau wow. On revient, là, sur Énergie. Vous bougez pas, on est en fête. On oh. se met Lime de Vegan. And I wear my colors on my back C'est la finale de la Coupe du Monde ouais. Et devinez quoi On vient de l'emporter ouais Vous savez, ça fait maintenant pratiquement une heure qu'on est champion du monde. Qu'est-ce ouais. que ça passe vite on est, est avec beau, vous jusqu'à minuit pour fêter cela. On sera sur les Champs-Élysées. On aura les réactions de tous les joueurs ouais. de l'équipe de France qui vont défiler. Euh, on a deux étoiles, ça fait bizarre, bizarre, ah ouais. très bizarre de voir ce, ce coq avec deux étoiles. Ouais. C'est énorme. Vous et déboulez 0870 42 48. Vous prenez l'antenne d'énergie ce soir, vous nous vous nous dites comment comment vous vivez ce moment là, ouais. comment c'est chez vous et d'ailleurs on va prendre Céline de Montpellier, ça va Céline. Oui Oh Montpellier yeah, ouais, et Pour l'instant, c'est Montpellier numéro 1 ah ouais ouais yeah Montpellier qui vient de dépasser Vesoul, là dans l'ambiance Ça ouais. va, oui, si, si. pas orange, on n'est même pas où on est Ils ne savent pas où elles sont Mais qu'est-ce que <rire> vous faites vous êtes, la où, là, vous êtes où, là, Céline bah, Vous êtes tous Céline ah On ouais, est sur la route bah, Attention, vous, où, quand vous, quand partez, vous partez où, là Il n'y a rien autour Et voilà Ah, ah, ah, c'est énorme. Il y a rien autour. Ah, <rire> ah, Céline, Céline, tu heureuse, heureuse, de vivre ça à 25 ans et oui, comment On est champion hey Qu'est-ce qu que tu as prévu a de prévu Céline au programme Allez, la route. Là la ah, bah, la route, ah, c'est où Tu as regardé le match dans une fan Non, on était dans un bar à Montpellier. D'accord, ah, c'est ah, okay. quoi le nom du bar Ah, c'était la gare de Montpellier Ah, <rire> ah mais Montpellier à, Sa, à Saroc, à Saroc bah, Ouais, ouais Très bien, ok Je mets gare C'est on, on embrasse Montpellier, évidemment, j'adore cette ville ouais, ouais, très ouais, bien ouais, très est ville. On est champion du monde et pour l'instant, je trouve que ça a bien crié à Montpellier, ah ouais, à Montpellier. Ouais. Et l'ambiance est à Montpellier ouais. Ouais. Ouais. Salut Céline On va récupérer Louis de 15 ans, ça va mon Louis Ouais, ça va et toi ouais. ça, ça va, tu Louis Salut Louis, t'habites où Louis Ouais Moi j'habite vers Paris Mais là je suis en vacances À Vichy avec mes potes À Vichy Vichy ouais Comment ça se passe là-bas Louis Comment ça se passe Il y a de la meuf un peu Ouais ouais beaucoup ouais Amuse-toi bien On est champion du monde Mais débute T'as vécu le match Raconte-moi comment t'as vécu le match Euh et là aux gens du podium désigne et l'écran il a coupé. Mais non, oh c'est ça il a coupé. Oh les salopards, ils voulaient vous dire. il euh, y a des écrans noirs pendant 20 oh minutes. On dénonce, on dénonce ici, on ah dénonce. Ouais. Bah mais la radio, mais l'énergie c'est mieux. Oh on est avec vous les amis oh et on vous fait vivre l'ambiance les... en quatre coins en quatre coins de la France 0870 42 48. Louis, c'est quoi le programme là pour la fin de soirée Là le programme bah, on va rentrer euh, et puis euh, et genre, euh, je pense pas va, va rentrer euh, à la maison à 3h Ah bah, ouais. bien, bien 3h Oui 15 ans, c'est bien c'est la, la bonne occasion 3h ah, ah, oui. du matin c'est raisonnable C'est ah, bien, ah, bien oui là tu peux euh, là comme ouais, ça. ça là va, tu ouais. peux là, ah, là oui. une excuse, la t'es fusee du... tu sais quoi les, les parents ils sont à l'apéro <rire> tu peux leur dans le dos à l'anglaise à l'anglaise à l'anglaise ça va mes parents ils sont à Paris Ah bah et ben tu sais quoi on va aller voir du côté de Paris aussi on a l'aller à Carcassonne Ah Oui, on ah ouais. tourne à France comme ça, comment ça se passe à Carcassonne ouais. Ça passe très très bien, c'est le fun, ça va l'équipe Ça va au boutier Mais Comment ça se passe C'est la fête à Carcassonne hey, ouais. C'est la fête à Carcassonne la... à Carcassonne. Carcassonne, on embrasse Limoux, Carcassonne On embrasse tout le monde dans ce coin-là J'ai de l'huile Dans l'instant ce c'est Carcassonne qui passe numéro 1. Carcassonne Blas c'est incroyable. Chouette. On vous laisse vu ah, Carcassonne on est champion du monde les amis. Le champion C'est énorme ce qui se passe à Carcassonne. Le choc Carcassonne. On est très heureux les amis, ça y est, on est champions du monde On va laisser souffler mon C'est énorme, c'est énorme, ah, ouais. est énorme est ce qui se passe oh. On est bien, on est champions du monde Et ça défile, on va être du côté d'Alès aussi là Allez, ah, on, on, descend, on descend sur la côte d'Azur Racontez-nous Quel est le programme Qu'est-ce que vous faites On est bien ensemble les amis, on est sur énergie, on prendra les réactions de tous les supporters de tous les membres ouais. de l'équipe de ouais. France et on va filer aussi en Russie avec nos copains à Vera ouais. et qui vont nous dire ce qu'ils ce qui vivent puisqu'ils sont encore au stade. Ouais. Je pas feu. Et on se connecte tout de suite en Russie juste après all right, OK Est-ce yes. que c'est all, right ah oui, euh, all right All right, all, right. all, right. all right. Yeah. pas compris ce que ça voulait dire. Ça. On les français de façon, <rire> oui, je suis du Je vais pas piper un mot d'anglais. Je te dire, je vais te dire je vais aller aux États-Unis s'ils me comprennent pas c'est ces écoutes. Parce que nous les champions du monde. Je t'explique Je parle français, je parle. Je connais plus la langue de qui là, comment Mais ça s'appelle de, de Shakespeare là. Putain. Nous ici. Salut les gars. De Sémolière, Sémolière. Voilà. Eh ouais, bisous sur la fête. Ah. nacho gonna, gonna, gonna is, gonna gonna gonna is i keep my tears tight in my face for your city runs into my dreams darling i look at back to sun sing of the night est bien sur énergie On est là jusqu'à minuit Et ouais, on m'interrompt ici qu'on est comme ça C'est soir de fête Et parce que les amis On est champion du monde Ça y est l'équipe de France Est pour la deuxième fois de son histoire Championne du monde Énorme Du monde, on vous prend aux quatre coins de la France 0870 42 48 Marquez ça au fer rouge ouais. Pour la première fois, passez pour mettre à la radio sur énergie On vous prend, on n'exclura personne De cette fête immense Qui est, qui est, qui est cette fête C'est voilà, ah oui, tout un peuple là et qui fait la fête là. Ça nous unit On prendra ouais. les réactions d'équipe de France jusqu'au bout de la nuit Et on aura du monde en direct de Russie On se connecte avec Nathan, ça va Nathan Ça va et vous Salut, t'es de quel côté Nathan toi Comment T'es de quel côté, là, de la France, mon Nathan euh, Du Nord. Du ah, Nord Dans, euh, quelle tu. Dans quelle ville Dans quelle ville De Géli, à côté de Cambrai. D'accord, ok, bah on t'embrasse fort. Raconte-moi, Nathan, qui est venu au 0870 42 48 Comment se passe ta ah soirée bon, Comment t'as vu le match bah, Je suis fier euh, que la France a gagné et puis je souhaite une bonne continuation aux agriculteurs qui ont pas regardé le match. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. On leur fait plein de bisous. On leur ouais. fait plein de bisous. On hein, les, les accompagne oublier. là ouais, sur, cet, euh, sur cet après-match. On en parlait justement avec, avec Sylvain ouais. qui faisait la fête avec les agriculteurs. Exactement, en 2018. C'est dingue. Ouais, C'est dingue. En 98. 98, ouais, ouais, ouais. ouais, euh, 80, ouais, 80, ouais, 40, ouais ça y est les gars. J'ai pris 20 ans dans la tronche depuis. Il n'y a pas l'apéro. Il n'y a rien. Je vous le jure. j'ai promis. Nathan, je te fais plein de Tu ne raccroches pas, euh, ça fait la fête aussi à Alès Ça va Mélanie Oui Alès ouais ouais Comment ça se passe à Alès Mélanie On est champions du monde est champion On est les champions on, on est champions oh on, on est champions, on est très heureux d'être avec vous Mélanie ça se passe bien là-bas à Alès Raconte-moi un peu l'ambiance ouais Ouais, mais j'en savais, on est voir le match à Nîmes Ouais Et du coup, tu sais, on s'est régalé, on était trop contentes 4 à 2, on les a demandé C'est bon ça, Mélanie Tu fais quoi ce soir Tu vas faire la fête euh, un petit peu ou pas Ouais, bon, on va mettre la musique fond, on va dans Ah, <rire> eh, franchement, eh, eh, j'adore, ah, ça sent les vacances les vacances. Ah j'ai ouais, ouais, bien. bien J'entends les sifflets derrière. <rire> les crayons. Les, les la bouche. <rire> ouais. On est très heureux de t'avoir Mélanie. Tu avec des copines là est avec des copines, tu sors un petit peu ah des copains Oh là là Mélanie, Mélanie, c'est qui ton joueur préféré le plus beau gosse Vraiment ah c'est Giro. Ah, ouais, pas hein. mal, pas mal Ah ouais Giroud, c'est ah, pas le meilleur mais c'est le meilleur Au moins qualité au moins Ouais, c'est vrai, en plus je pas, il, il, il, il, il est -il pas Il est pas Non mais c'est vrai, il a ouais, beaucoup il joué à Montpellier oui. euh, Mélanie, je t'embrasse, je t'ai te fait un cadeau, on va du côté de Loeb avec Théo Ça va Théo Oh Loeb Ouais Salut Théo yes oh, est ah ouais. On est champions Oh c'est énorme On est champions On est les champion. champions Ça va Théo oh, ouais. Théo, 15 oui, ans. ça va et toi, Rixo Bah écoute, en pleine bourre, c'est ta bon, première ça. Coupe du Monde. Tu me racontes un petit peu comment t'es ouais. Mon Théo, t'es comment Bah c'est vraiment incroyable, vraiment. On était en ville, on a pété tout ça avec mes potes. Ouais. C'était génial. C'est trop énorme. bien, trop bien. Ah, oh. et Moi, j'ai vu tout à l'heure sur le périple, je vous jure, ouais, en, en menant, ouais. il y avait des poulets, il y avait un mec qui zigzaguait de partout, il n'en veut pas verbaliser. ah ouais, non, mais il ne peut pas. On embrasse tous les forts de l'ordre qui bossent comme des dingues Ils sont tolérants, 3000, 3000. 3, 3 <rire> c'est une petite ville mais là c'était quelque chose eh, c'est fort, ah c'est ouais, ouais, cool. Et eh, ouais. tu sais quoi Théo, je te fais plein de bisous, je t'offre un cadeau, merci d'être passé et de nous avoir fait partager un ouais, petit peu l'ambiance ouais. euh, Tu vas diriger de quel côté là à 3 là Qu'est-ce qu'il y a à faire ce soir Bah 3, pas grand chose Mais on va rentrer à Magnan Notre village ouais, bon. ah. On ouais. va fêter ça à Magnan À domicile Bah oui, c'est la énorme. fête Ça va être énorme C'est ce qu'il faut faire Il faut de pousser Et faire la fête À Magnan, il doit y avoir Une tombola d'organiser Ah non, ça je... oh, bah non La tombola, elle est déjà passée Mais avec mes potes On va fêter ça mais quand non, même Mais non, trop bien ah, Je suis <rire> les gardus, j'espère Vous viendrez faire un tour Un de ces jours Avec euh, le pied de cochon Ah ouais, j'adore Keen, Keen Je peux dire que l'auto Putain, au numéro frais Ouais. Ouais. et, et c'est quand je faisais le carton que j'avais les deux premières lignes ouais. tu sais, le carton je n'ai plus qu'il y avait bah des oui. lignes ouais. en fait. quand ouais. tu faisais une ligne t'avais un long ouais. et à un moment donné t'avais le carton puis quand tu fais le carton il y a quatre lignes moi ça. je faisais trois lignes putain, et puis jamais ah, ah, c quoi, ouais, euh... alors que quand c'est la ligne j'ai jamais la ligne elle m'a mis à côté qui avait et toujours euh, la et ligne et puis t'en as toujours un qui dit 50 pieds ouais. le, le 51 C'est quoi eh c'est euh, le passage. Ah, ah, ah, pas je ah, ne bois ça. pas d'alcool. Ils sont à la rue complète. <rire> euh, on va prendre Brian, ça va Brian. Oui oui, ça va. Allez, allez, allez. Brian, Brian nonzan. Ça va mon Brian. Ouais, ouais ça va. Eh mon poulie. Yeah, on est les champions. Oui. On, est... Oui. On, on est les champions. Oui. C'est le coup d'avance. Ouais C'est énorme, énorme. Ouais on essaiera aussi d'avoir Stéphane Guivarch On sera champion du monde des amis, qu'on qu adore très fort On ouais. se fait Magic Inde Air, le nouveau. le nouveau On est les premiers à l'avoir ouais. les amis ouais. Il y avait euh, cette version <rire> et vous allez, allez, allez On l'a enregistré eh bien, euh, à énergie ouais. allez, Il y en aura d'ailleurs tout le monde qui a bossé autour de ça, notamment Fabrice C'était énorme C'était bien, ouais. les patrons là qui sont à l'origine de 777 avant pas avant-gardistes ah, C'est forêt hein Tout beau, alors envie de rester. Des, non, des, génies. Des, des, des génies. Des génies d'idées. On va Il y a la saison qui arrive ouais, c'est la Coupe du monde, il y a deux étoiles brodées Rien à la foot. Je lèche je lèche les partout. Ah tu sais quoi Tu peut-être pas tort. Tu sais quoi, tu as raison. Tu vois, ouais, ça, ça, ça, il, a raison. Bah, il a raison. Fabrice Cos, énorme, j'ai suivi toute sa carrière. Bravo avant-garde, génie. Peut-être bon, bien l'hôtel Cos hein. Oh, bah, pas oh, du non. tout, j'ai jamais beau. été. Allez les amis, la dernière de System et après aura les réactions des, des joueurs en direct. Magic System suit NRJ ouais. Avec le bleu ouais. Équipe de France On est champion du monde 2018 On est bien en direction énergie, je m'appelle Emmerick Bonnery, d'habitude euh, je suis Rico Du Rico Show, 20h-23h euh, Je suis avec mon équipe Sarah Sylvain ouais. Et ouais. les amis, en fait Le deuxième sacre de l'histoire De l'équipe de France, nous sommes champions du monde ouais. Ouais. Ouais. Je vous dis, dans neuf mois, il va y avoir des gamins de partout ah ouais, sûr, Et on, on va pas, là. calculer ah ouais. la date dans neuf ouais. mois ah A ça... mon avis, dans les maternités, ça va queener ah là, ah alors, sûr. Alors, Dans neuf mois, là je peux vous dire C'est bon, <rire> les habits on va avoir euh, Julian Perretta en direct de Russie Mais non Ça va Julian <rire> Ça va Julian Ça va, comment tu vas Comment Salut. tu vas Julian Je suis tellement content de t'avoir Julian, les... <rire> Julian raconte-moi comment c'est Oh ouais Julia Julia Julia J'ai perdu mon voice, ah, de ah, de voix Ah il a perdu voix Ah t'as plus de voix as crié. <rire> un peu français maintenant Julien ah, T'es oui, oui. ça y est C'est Julien maintenant C'est ah, Julien oui, Julien, oui. Yeah, <rire> Julien Perret Julien Perret Julien Perret Je viens de Bretagne Je sais Julien julian You are julian Perret now yes. You are French ah, yes. <rire> On est content oh, merci I I more, okay. est bon. Tu es français On a compris ta mascarade Je Je t'embrasse, Julien <rire> Julien, uh -huh. Julien Jul Julien, Julian, Julien Je, je te temps. fais plein de bisous Merci d'être passé En direct sur Energy Merci Vive la France Vive la France Merci, merci, merci, merci. Julien Perretta <rire> Les amis qui étaient avec nous eh, C'est magique ah, C'est magnifique C'est vrai <ride> On est, est champion du monde J'ai peur de m'avoir Pour la deuxième fois de notre histoire <rire> Et ça c'est énorme C'est énorme les amis On est bien On a gagné là C'est le feu On est champion du monde Merci les et énorme On va y avoir un maximum de réaction On aura aussi Stéphane Guivarch Yeah, énorme Lui qui a été champion du monde ouais. C'est où amis, En 1998 il nous racontera son regard ouais. et qu'est-ce qu'il pense de tout ça aujourd'hui en sûr. Russie Armel en direct de Russie vous bougez pas toute petite pub et ça y est on se projette oh. là-bas en Russie avec ouais. les anciens champions ouais. du monde et les nouveaux et aussi ouais. puisqu'on aura toute leur réactions vous bougez pas on est bien sur énergie jusqu'à minuit et on fait ce titre de l'équipe de France c'est terrible ce qui va se oui. passer on est heureux toute <rire> petite pub et on revient avec Sylvain, Sarah yes. c'est un peu le, le rico-chaud mais c'est le... Rico. des déchauds des ah oui, déchauds <rire> voilà on a <la> <rire> Vous élisez chaque année grâce à Énergie est top DJ mondiaux Énergie yeah. DJ Awards 2018, ils attendent vos votes Maintenant et tous les tirs sur énergie.fr Et le 7 novembre Dans les cadres du mix à Monaco La plus grande cérémonie européenne consacrée DJ, au DJ Récompensera les meilleurs d'entre to... eux Énergie, it's musical Salut c'est Emery, comme vous j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam Et cet été Sam c'est moi, je le dis haut et fort et surtout je le dis avant de partir en soirée Comme ça on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer Mais cet été je m'engage à être ce héros indispensable Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et sauf Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram Bonjour, c'est Christophe Beaugrand La villa, la bataille des couples 8 couples célèbres viennent tester leur amour Pour remporter 50 000 euros Amour, stratégie, tous les coups sont permis Qui sera le couple de l'été Je vous donne rendez-vous pour la villa, la bataille des couples Demain à 18h30 sur TFX Musique Leclerc Chéri, avant de partir en vacances, je passerai bien chez Leclerc qu'on s'occupe de la rentrée scolaire de Thibaut Ben oui, bonne idée Ils ont des sacs à dos, emoji ou smiley de toute beauté à moins de 19 euros On va peut-être voir ça avec lui Ok Thibaut oui Du 10 au 21 juillet chez Leclerc le sac à dos, emoji ou smiley est à seulement 18,90 euros Voir modalités et magasin participant sur www.e.leclerc Comme ça, la rentrée scolaire, c'est fait et quand tu pars en vacances, tu es complètement en vacances Hum, mmh, j'ai hâte Energy. Energy. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. Haven't I made it obvious? Haven't I, I made it clear? made it clear? Haven't I made it clear? Haven't I made it music only. 70 42 42,48 L'appel est gratuit Les oh amis Vous attendez En direct sur énergie Et on est yeah Champion du monde oh oh Pour la deuxième fois De notre histoire On est ravi yes D'être avec vous les amis On a pris l'antenne d'énergie Ça y est Ça y est Je m'appelle Emmerick Bonnery Mon surnom c'est C'est Je suis avec Sarah yeah Et Sylvain ouais. Et vous ne rêvez pas Nous sommes bien Champion du monde Pour la deuxième et fois ouais. De notre histoire non. Nous allons vous faire vivre Et bien toutes les coulisses Et tout euh, L'after oui. de, ah ouais. de, de cette fête Ce, ce trophée Soulevé ouais, par ouais. les Bleus Et par Didier Deschamps Notamment une nouvelle fois Pour la ah, deuxième ah. fois De son histoire On est bien On est bien ensemble Les amis 0800 70 42 48 Venez nous dire Ce que vous faites Où ça s'ambiance Comment vous avez vécu ah cela ouais, Et venez partout, faire une dédicace A vos proches Et à tout le monde Vraiment marqué d'une pierre rouge et au fer ouais. et oui. Cette soirée Je suis avec Sarah Oui Je suis avec Sylvain ouais. D'habitude c'est vrai c'est le ricochot de 20h à 23h oui. Et là là on fête les bleus ah, Alors, les On est censé être en vacances on, on est censé être en vacances mais ouais. on n'a pas pu s'empêcher C'est les vacances On <rire> va venir du bonheur On <rire> est, est bien est avec vous On est bien avec vous <rire> Vous faites chier ça <rire> <rire> Allez les amis Vous déboulez en masse C'est en direct de Russie Ça va Armel Ouais, tu va bien les gars, c'est ah, merveilleux Ça va moi Armel, comment on En direct de Russie au stade, raconte-nous Armel ouais, C'est fabuleux, moi c'est un des ah. plus beaux jours J'ai vécu les trois finales qu'on a faites Je J'en avais gagné une terre d'une Et là, bah, deuxième étoile, c'est extraordinaire ah. On a vécu l'avant-match à l'ambassade de France à Moscou Quelque chose de fabuleux organisé par la FED On critique quelquefois Mais là, il faut le dire, la FED a fait les choses bien Et voilà, c'était le cadeau d'anniversaire de mon fils J'avais promis qu'on était en finale ah. Il avec moi Voilà, j'ai vécu ça avec ton fils de 15 ans et c'est extraordinaire. Je suis sûr, je suis vraiment je suis ému, les larmes ont coulé et voilà, j'ai pas, pas de mots parce que franchement, c'est ah exceptionnel. Armel, comment il est ton gamin Comment il est là pour son anniversaire Tu l'as l'amènes en Russie, tu l as fait tu lui as ah fait ce beau cadeau là, il... là raconte-moi. Il, a, il est plein de couleurs là. lui il a vécu la demi-finale avec la barre au vent il a pas oh. mangé de la journée et puis après on a gagné la demi-finale il m'a rejoint à l'aéroport de Moscou euh, bah, voilà c'est un fouteux en plus et bon c'est un rêve ça rêve un rêve éveillé on est on est aux anges ici alors je me suis un peu mis à l'écart dans le stade parce que bon ça fait encore beaucoup de bruit dans les couloirs donc euh, là on repart à l'ambassade faire la fête toute la nuit parce que l'ambassade sera ouverte jusque 4h du matin ah, c'est euh, ouais, fabuleux j'espère qu'on France faire la fête que tout monde C'est la fête on est comme parce des que, Les Champs-Élysées sont pleins, mais les ouais, Champs-Élysées ouais, Champs ouais. sont pleins. Génial. On, génial. A... on aimerait être partout en même temps, on aimerait être partout, ah, on aimerait en vrai. France, on aimerait être avec sa famille, mais bon moi j'ai la chance d'être dans le stade, enfin, c'est énorme, c'est énorme. Et Hermel, je vais te dire, il y a jamais eu une zone aussi grande dans l'histoire de France ouais. euh, où on ne peut pas circuler ouais. euh, de Maillot jusqu'à jusqu'à jusqu Nation là, c'est c'est plein. C'est plein. Plein. plein et euh, ouais, est euh, Paris est devenu une ville où on ne peut que marcher et plus aucune voiture ne peut circuler. Des millions de, de, de, de parisiens là sont amassés et c'est pareil à Toulouse, c'est pareil à Marseille, c'est pareil à C'est la grande fête, Armel, c'est la fête ce soir C'est génial, c'est génial, c'est génial On pense tous à vous, et nous on va faire la fête Ici à Moscou, on va en France On va essayer d'atteindre les joueurs du enfin, De tout près, ouais. on a réussi à s'approcher Dans les tribunes des familles, ils sont venus près de nous Enfin voilà, c'est un... un rêve éveillé C'est quelque chose d'exceptionnel Armel, c est c est incroyable. incroyable Je t'embrasse, profite avec ton thème, Armel ils Ciao, Armel, ciao, émission. ciao Salut. Ciao Armel, on t'aime, merci Armel En direct de Russie à Moscou, alors yes. que Kylian Mbappé s'exprime On l'écoute les amis, K voilà on, on est conscient que on avait ce rôle là aussi de, de rendre les gens heureux voilà on voit qu'ils qu oublient tous leurs problèmes et c'est tout bénf premier champion du monde de moins de 20 ans puis le roi Pelé, c'est classe ça aussi Oui c'est bien, c'est bien bien on joue, on joue on joue pour ce genre de choses J'ai toujours dit que je voulais pas être de passage dans le foot Et je pense que c'est une belle occasion Allez où de... la deuxième étoile <rire> où Alors qu'Antoine Griezmann nous rejoint euh, Antoine qui va aller chercher d'abord son trophée de, de meilleur joueur euh, du match Vous me disiez, vous voulez pas être de passage Non, vous allez vous installer bien longtemps sur la planète foot Bien sûr, et être champion du monde c'est envoyer un message Donc c'est super Et je pense que c'est un passeport pour continuer à travailler et à faire encore mieux même si champion du monde c'est déjà bien un joli passeport et votre but racontez-nous votre but qu'est-ce qu'on ressent c'est forcément différent quand on voit les tremblés filets les trois les filets tremblés je vais y arriver <rire> en finale de coupe du monde ouais c'est super franchement c'est surtout que c'est un but qui, qui nous permet de prendre le large voilà on suis content j'ai ma joie avec mes coéquipiers et, et voilà on, on sent que voilà on a, on a un pied et, on a su garder le score et voilà on est un peu du monde vous allez pas dormir pendant combien de nuits là Non, moi j'ai le sommeil facile. On pose, on pose Mais non, là, je vais pas dormir, je vais pas dormir. On va on va fêter ça. Je pense qu'il y a un moment pour tout. On a travaillé toute la saison et maintenant c'est le moment de fêter tout l'été et, et on repartira au travail dans, dans quelques semaines. Profitez bien, bravo. Bravo. bravo. Ouais. Énorme la réaction ah ouais. de Kylian Mbappé là en direction d'énergie. Euh, franchement, c'est énorme. Fou. On est là jusqu'à minuit, je m'appelle Émeric Bonéry. D'habitude, c'est Cédric au chaud de 20h à 23h, mais là en fait les Bleus et cette deuxième étoile, les Champs-Élysées sont en déblader on ira d'ailleurs on va laisser euh, du on va aller aussi du côté des Ardennes de Langon on est on est parti ouais, ce soir ouais, ouais. Euh, Mais c'est fou moi j'en ai frisson et les larmes aux yeux parce que comme il disait le but c'est de donner du bonheur aux gens et en fait là ils ont donné du bonheur à, à toute la France regardez on est comme des dingues on ouais. est unis on est alliés C'est dingue, c'est Waouh. Wow. oublié que tu étais dans le rouge aujourd'hui. Ah ouais, non, mais c'est clair, <rire> mais tu... ah ouais, ouais, je suis toujours dans le rouge, t'inquiète pas, je vais un ah consulter le de compte. De ouais, ouais. Voilà, quand tu vois fait. la maturité du, du gamin là, il a 19 ans, c'est ça ouais, C'est un, un truc de ouf. Ouais, là, le mec qui parle, tu as l'impression euh, il vient des champions du monde quand même, tu ouais. là, on dirait Boilo. Ouais. <rire> ouais. ouais. Parce nous on est au 22 rue Boilo pour l'anecdote C'est ah vrai qu'on dirait un poète. Je te jure, le mec qui parle, ouais, détente ce soir je dors mieux normal, je ferme mes 12h. Recule quoi. parce qu'il est humble réalise pas. Non mais ouais. Non, mais que... parce qu'il a faim, il a grand faim à 19 ans, tu sais quand tu as fait déjà une demi-finale de Ligue des Champions, ouais. oui. quand tu es champion du monde à 19 ans, c'est vrai que tu as l'impression voilà, oui. tu tu c'est peut-être ouais, tu... mais ça arrive de gosse, tu imagines voilà, euh... à 19 ans, à 19 ans, que tu as eu le temps de le rêver encore. Ouais, je sais je pas. Dire, ouais. Le mec qui a 30 barreaux il ça fait 10 ans, il galère de club Ouais, ouais c'est ouais. ouais, mais le mec ça, ça 19 barots, ouais, est, est, est déjà Allez Olivier Giroud en direct sur énergie dans l'écoute. Là, on va profiter on m'a On m'a monopolisé pour que je vienne faire la presse mais euh, c'était pas prévu mais euh, là c'est l'euphorie dans la dans le vestiaire et j'ai hâte de retrouver euh, mes partenaires en tout cas Alors on va faire vite, on va faire vite, on vous a demandé ce que vous alliez faire de complètement dingue si vous deveniez champion du monde eh J'espère que vous vous souvenez, oui, oui, oui. oui. <rire> touchez-les, toucher les ses cheveux, oui. on, va, on va écouter ouais. ce que vous aviez dit à l'époque Si ah. vous êtes champion du monde Olivier, qu'est-ce que vous nous promettez de faire Ah, c'est la question. On raser la tête. Ça, ça nous fera moins chier ah, en boîte de nuit ah, cet été ah, Tiens, Parce ah, que ah, je veux ah, dire qu'il se rase la tête Jérou euh, qui est très beau Et Très beau garçon vous vous ah, non. Mon avis ça va être joli Est-ce qu'il va le faire On le écoute du monde. Ça, vous ira ça y est Et Nathalie pense ah, que je... ça vous irait ah, très bien C'est gentil, merci Nathalie Mais je sais pas si je me raserai à blanc Mais en tout cas Oh en tout cas mais En tout cas quoi. ouais C'est prévu Je vais le faire euh, Mais euh, J'en ai rien à faire Parce qu'on est champion du monde ouais, ouais. Oh. Oh. Eh ben, oh. Oh. Allez il va, il va couper les cheveux Olivier Giraud On, on, on reste pas, avec quoi. vous On est bien sûr énergie Les amis euh, On va fêter ce titre ouais. De l'équipe de France Toute la soirée Jusqu'à minuit euh, Je sais que ça s'amasse Sur les champs élysées Qui ont peut-être jamais été euh, Aussi euh, blindés Et aussi euh, aussi plein On va voir On va voir tout ça Les amis On va voir tout ça euh, on, on va faire ça euh, Ça va être ouf Ça va être ouf Les incroyable. amis Je vois les images En même temps Les Champs-Elysées la tondeuse. Et puisque ah j'ai aussi à la tondeuse, on, on écoute voir s'il se rase la tête, on écoute. Non, il fera après. Ah, il a il veut quand même un bon coiffeur, il est bah pas pour oui. pourtant il y avait un, un gros cheum à côté qui lui tendait la Et ah, ce tondeuse. soir il y a une soirée un frérot quand même. Ah, il s'est dit ce soir j'ai j'ai euh... quand même le Moscovite à lever. Voilà. <rire> est... Si je vais avec la boulazette, bon. Ah ouais. ouais. il s'est dit putain, je suis pas trop le voilà. cas. Voilà. Ah, euh... Il y a quelques miss quand même qui voilà. ont fait, fait le déplacement attention. Ah, c'est vrai ouais, penses... ouais, ouais. Non mais il y en a plein, j'ai vu sur Insta toutes les mises sont là-bas là elles Giroux. veulent pécho et eux je pense que Giroud ah bon, va se mettre ah sur bon, le dos de la nouvelle informé, toi, ouais. Ah ouais, moi je guette parce que j'ai toujours rêvé d'être une wax une femme de footballeur ouais, ouais, ouais, euh... il joue dans le quartième arrondissement bah, de Paris du dimanche matin <rire> <rire> du dimanche matin un peu à ta manière j'ai <rire> pas on est bien <rire> sur énergie on fête la victoire des bleus toute petite euh, pub là, même pas de 2 minutes et puis on revient sur énergie on fête les bleus euh, attendez Giroud qui jacte encore on ah. l'écoute on s'est levé et puis après j'ai couru de partout j'ai croisé je me souviens avoir croisé Adil on s'est pris dans les bras on par terre et j'ai craqué quoi j'ai pleuré parce que c'est tellement d'émotion un rêve de gosse tellement de travail pour arriver jusque là tous ensemble un groupe 23 joueurs le staff euh, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on a réalisé c'est ça, ça fait chaud au coeur on est on est tellement fier pour nos proches pour tous les français euh, voilà c'est c'est une belle c'est une belle page qui est euh, qui Je veux dire qu'on qu a écrit pour la France pour l'histoire du football français et on est tellement fier euh, voilà je, je, je pense Olivier. que ça doit être le, la folie en France et euh, on sera là demain pour célébrer avec tout le monde. Et on sera là évidemment avec vous. Merci. Allez les amis, on continue 0870 42 48. Venez nous dire comment ça va du côté de chez vous. On sera dans les Ardennes, en Alsace, à Anglet. Les amis, 0870 42 48. Toute petite pub de 2 minutes et on revient sur énergie. Partir à Ibiza, foire Kaigo Avec la phrase énergie. Ici, c'est Energy. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Energy Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase énergie. Énergie envoie moins weekend à Ibiza. Surtout retenez la bien. Cette phrase vous permet de partir à Ibiza, Assister à la résidence du DJ Energy Kaigo. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase énergie. Hip music only.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 Burger d'un côté, Otakos de l'autre. En direct de la pesée, Otakos monte sur la balance. Ah mais c'est pas vrai La balance vient d'exploser littéralement Otakos dépasse la catégorie des lourds Otakos, c'est du giga lourd Tu veux te prendre un uppercut gustatif Viens chez Otakos On te prévient, la sauce fromagère va couler en flot Pour votre santé, bougez plus énergie is music only Avec Maluma en concert <musique> Retrouvez Maluma pour des concerts exceptionnels le 20 septembre au Zénith de Toulouse et le 25 septembre à l'Accor hôtel Arena à Paris. Infos et réservations, énergie.fr, gdp.fr et points de vente habituels. Maluma, en concert, un événement énergie. Et si on profitait d'un forfait à petit prix dans toute l'Europe Moi, avec Orange, j'ai un forfait 30 gigas. Et moi, avec Orange, mon forfait 30 gigas est à seulement 9,99 euros. Bah le mien, je peux l'utiliser en Europe pour faire des visu avec mes meufs. Ouais, avec ta mère et ta sœur, quoi chaloux. Avec Orange, profitez dans toute l'Europe du forfait mobile plaît 30 gigas à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ pour clients open. Vous rapprochez de l'essentiel, Orange. Valable jusqu'au 22 août en métropole. 15 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients, conservant leur numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr Venez délirer avec nous dans le ricochon sur Énergie au 42 48 L'appel est gratuit. Allez les amis, on fait l'équipe de France Jusqu'à minuit, on est champion du monde Bordel, venez, venez On en parle tous ensemble, on est bien Avec vous, on vous aime C'est énergie On est bien en direction énergie avec vous jusqu'à minuit, on vient de s'emparer de l'antenne, je m'appelle Emric Bonnery, d'habitude c'est Rico, du Rico Show, 20h-23h du lundi au vendredi, je suis avec Sarah, yes. avec Sylvain, ouais. et on est putain de champion du monde ouais. C'est énorme C'est énorme les amis Est-ce que vous ah. voulez Que je vous donne l'âge Des joueurs de l'équipe de France Ah oui, ah oui. De, de, Ils auront en 2022 Lors de la prochaine Coupe du monde ouais, vas -y. Comme ça, comme vas ça vas Je vous dis comme ça Pour vous dire Qu'il y a moyen Qu'on s'emballe Nous on est 3... déjà Sur la prochaine Ah mais bien ouais. sûr euh, Hernandez équipe. il aura 26 ans ouais. D'accord Le gars a seulement 22 ans Il est champion Varane il aura 29 ans Oumtiti il aura 28 ans Kipembe il aura 26 ans Kanté, 31 Pogba, 29 Griezmann, 31 Mbappé, 23 Le gars sera encore le plus cher Oui, oh <rire> c'est dur Mais ça, c'est en 2022 On aura Tully Soccer à 27 ans Fekir, 28 ans Lémar, 26 ans Et Dembélé, 25 ans Oh là là hein, Franchement, c'est pas une génération dorée C'est ouais. une arme de destruction oh massive euh... Nous dit The-SLZ Mais attends, mais en 98 ils avaient... Et la moyenne d'âge, c'était quoi C'est 30, euh, 30, vraiment, 30 et, quand même. Entre 30 et 35 je ouais, crois ouais, C'est ouf euh, En fin de, de cycle ouais. Je peux te dire Hernandez euh, Pour leur donner leur âge Hernandez a 22 Varane oh. euh, il a 25 oh. Oumjiti aujourd'hui à 24 ouais, C'est euh, Il en a 20, bébés, 20, 22 euh, Kanté 27 Pogba il a 25 ans ah. Griezmann Il a 27 ans Mbappé il a 19 ans Tolisso euh, 23 Je Petit pense qu'il 24 euh, Lémar euh, Il a 21 ans Et on écoute Pogba Pogba qui, qui fait le con là Il vient de lâcher le micro Il danse Ça danse Ça danse de Pogba, c'est réaction -ce de Pogba en direct. Est-ce que vous m'entendez Je très bien 5 sur 5 5 <rire> sur 5 alors, 6 alors, sur 6. Souvent 6 dans les, le dos. Souvent vos voilà. coéquipiers disent qu'ils vous écoutent, que vous avez souvent la la l'envie de prendre la parole avant les matchs. Qu'est-ce que vous leur avez dit ce soir euh, rien Non, aujourd'hui non, aujourd'hui j'ai aujourd'hui, j'ai juste j'ai juste dit à tout le monde, on est à 90 minutes de, de réaliser notre rêve. On a 90 minutes de rentrer dans l'histoire. À vie et on a 90 minutes de faire vibrer la france même les enfants leurs enfants ils vont savoir ça donc les gars on peut le faire et on doit le faire il ya deux équipes et il ya une coupe et on va pas laisser une autre équipe prendre cette coupe et voilà c'est tout ce que j'ai dit et franchement a marqué, le résultat était Elle a bien parlé, oh parlé. J'ai des aux yeux Je ne pas qu'il était capable de ça que ses coupes lui ah ouais, Non non je... C'est très bon non, Je ne le trouvais pas aussi mature ouais. Et franchement comme quoi C'est dommage Parce que ces dernières années Il avait une communication Qui était pas terrible ouais, autour de lui ouais. Et là franchement On sent qu'il est mature Et qu'il peut emmener une équipe Et ça fait plaisir ouais, ça... continue à s'exprimer Paul Pogba On l'écoute Tout d'abord La balle <rire> La balle est venue sur moi J'ai vu Il Kylian, explique le but là On dirait Olivier Tom Il est parti Non en fait Il est parti en un contre un Et moi je suis arrivé en deuxième ligne On va dire, la balle, il a centré Grisou, Grisou, il a touché, il jongle Il me la décale, je frappe, c'est contré Et là, je vois le gardien, il se décale Enroule les pieds gauches Oh là là, c'est magnifique Le mec est un bidex, hein, calme Ah ouais, c'est un des deux pieds N'oublie pas le R Regardez, regardez Hé, Paul, c'est magnifique J'ai l'impression que vous avez limite les larmes aux yeux En voyant ce but Quoi Quoi Mais vous avez pas été marqué Marquer la Coupe du monde en finale. Diego en plus. Ah ouais. oh non non non Merci. C'était Pogba Paul Pogba c'est énorme de le voir heureux est comme ouais. ça et réalisé voilà, c'est ah. énorme. Boudéboulé, tu as comment ça se passe du côté d'Anglet 0870 42 48. Raconte-moi Lydie ça va Lidy Oui ça va Ça va salut, ça se bien Lydie 14 ans J'ai ah, un peu peur là C'est la première fois Du coup que je passe Ah oh, oh, bah t'inquiète pas oh, T'inquiète oh, oh, pas Là okay. c'est soir de fête On s'amuse Il y a aucun stress On est bien sur l'énergie oui. C'est ta radio C'est chez toi Ok ma poulette Des champions du monde en plus hein. Des championnes <rire> du monde là ah, Tu ouais. te compte, <rire> Ouais j'avoue <rire> Alors tu t'es régalée Raconte moi toi C'est ta première coupe du monde euh, Où tu vois les bleus l'emporter commenter Raconte moi Lydie Bah en fait euh, J'ai pas... vu la télé Et quand ils ont marqué Mais c'est quoi, c'était génial. Et, euh, on entend klaxonner partout euh, et dis, mais ils sont malades les gens. c'est fou c'est ouais. fou. Hein. Comment comment est le pays et, et ben, comme oui. est comme c'est la fête. Voilà. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, Lidy, franchement, je suis, je suis super content. Mmh, Qu'est-ce que tu vas faire ce soir C'est quoi le programme Tu restes à la maison tranquille ben, oui, je reste à la maison mais en fait quand même un peu ça et puis il y a des gens qui viennent. C'est bien, c'est bien les invités, la famille, tu oh vas en profiter et très tôt en plus on est champion du monde à 20h. J'avais ouais. été à 19h. Ouais, le... <rire> <rire> mais c'est champion du monde si tôt. C'est-à-dire que là c'est bien mais même les petits peuvent rester. Ouais, c'est ça, ça qui est bien. Et ça ouais. aussi c'est les souvenirs parce que quand tu es gamin, tu es champion du monde à 11h, après tu as les yeux qui clignent. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc là c'est bien, là c'est bien <rire> tout le bon bon monde en profite. Non mais c'est vrai, tu vas en profiter et puis tout le monde est content que tu penses pour pouvoir se la mettre. Merci. La Je t'embrasse Lidy. Ah, tu bouges pas Vas-y, vas-y, vas-y ma vas-y. Ça une dédicace à Solène Boitier, ouais. à Priscilla, et euh, puis toute ma famille euh, qui sont au Chili, euh, qui sont en France, un peu partout, et voilà. Ah ouais. On leur fait plein de bisous, ouais. Lydie. À très vite, je t'embrasse. Bisous, bisous, ma chérie. Ciao. Ciao, alors. ciao, Lydie. Allez, les amis, on va avec euh, Franck. Allez, Ça va, amis, Franck Salut, Franck. Franck. Euh, il nous écoute. Ça, Ça va, mon vrai Franck, vrai Tu peux couper la radio, mon Franck Salut Ça, Ça va, vrai Franck vrai Franck Desarlandes Oh, les yeah allez champion, Est-ce que tu es content mon Franck Raconte-moi ah, comment ouais. était mon poulet. Content, mon croix, de Demain, Paris, les champs. Ah, il est ah, sur les champs. Ah, ah ouais, tu là sur les champs. Ah ouais. de ah. oh, ah oui. chat. <rire> <rire> vas demain il y aura la, la traversée ah oui, du de Deschamps. La traversée, c bah demain, oui, demain. Ouais. C c vrai, as raison mon Franck, demain il y a la traversée, mais arrivent, mais ça énorme Avec non. le bus et tout, avec la Coupe du monde, attention. Tu pas. Bah si, on y va on y est, ça va être énorme. c'est quoi qu'on puisse pas faire vivre ça de là-bas. Fait une déloc. Salut, ah délogue sur le dans le bus. Ouais, c'est vite fait, on prend des micros. Euh, ouais, un truc derrière le dos, et c'est bon hein, bien, <rire> un, un Comment, un Bluetooth là, mal... Bluetooth, ouais. <rire> non, euh, ouais la touche. Derrière... Ouais, ouais. c'est ça que la derrière le dos. Toi. Il est fou, Franck, je te fais plein de bisous à demain mon Il fou, Franck. De bisous à demain. Ouais, oh, demain, demain. Bisous, bisous Alexi, euh, d'Alsace, ça va moi Alexi Ça va, ça va. Ça va moi Alexi, comment tu as vécu ça, raconte-moi. Bah franchement, euh, c'est la première que je vis, bon je suis né l'année de la première mais Ah ouais, ouais, ouais. ouais. c'est ouais. ah ouais, fort, t'es né, né quel mois alors on met à quelques mois avant Ah, ah ouais, ah, c'est bon ça, ah ouais. c'est bon, tiens on va calculer le jour où les maternités vont quiner là ah ouais, Parce ouais. qu'on l'a on va ah ouais. essayer de regarder le jour là ouais. Tiens Sarah, tu regardes à neuf mois à peu près Ok, alors ah bon, je suis pas très bonne oh. en calcul mais je vais essayer C'est simple, c'est du hors débutant Cette nuit, cette nuit va y avoir la revanche Tu crois Ah ouais, je peux te dire qu'à mon avis, il oui, y a des gamins qui vont être conscients ouais, Les hommes, ça. ils sont heureux, tu vois ils veulent bien euh, ouais. se soumettre Et les femmes, elles sont les comment femmes, euh, Pareil, elles sont heureuses Parce ah, que heureuse les, parce qu'elles les soudoient, tu sais, tu peux demander de l'oseille, de te payer un sac, un truc Ils sont contents, oh ils sont là heureux ah ouais, C'est le moment où tu annonces le shopping euh, ouais, de ouais. la veille ouais. C'est énorme, Sarah tu... hey, Alexis, ne bouge pas, on va se poser une question euh, tous les deux On va se demander si cette Coupe du Monde, c'est un braquage ou pas, qu'est-ce que vous en pensez ah oui On va en parler ensemble, bougez pas On se mettre le générique de la Casa Del Papel tiens, je Ah ben tiens euh, ouais, euh, ouais. C'est la DD Del Papel hein, on Allez c'est parti on est là jusqu'à minuit Je m'appelle Rico, Emmerick Bonnery Enfin comme vous voulez et on est là jusqu'à minuit tous ensemble On est bien, allez vous venez On est sur énergie de ouais. l'équipe ouais, euh, ouais. récupérer du champagne ouais. Ouais. Ouais. on va se la gueule ouais. c'est toi qui paye c'est toi avec qui paye avec modération ouais. euh. allez Jurac, ah, là, ça te... allez, Réussi, Jurac. Ça allez Jurac ça me raconte du monde merci merci ah ouais, d'avoir gagné une fois attends je du monde ah, on est champion du monde ah, c'est le ouais, moment si de fait. te demander une augmentation ah ouais. Ouais. alors je ne sais pas con parce que ça ça se fera en septembre Les amis, je m'appelle Émeric Bonderry, d'habitude c'est Rico, du Rico Show, 20h 23h. Je suis avec Sylvain, je suis avec Sarah. Yes. Ouais. On se régale les amis, on est avec vous on commente cet after, cet ouais. after après après cet événement, nous sommes champions du monde. On Mais va non. prendre vos réactions dans la rue. On va filer sur les Champs-Élysées. Ouais. On aura vraiment euh, eh bien tout, tout, tout. tout. tout, ah ouais, ouais, tout la fête. Vous venez 0870 870 ouais. 42 48 comme Morgan Divri, ça va Morgan Salut, Ola, Salut. Voilà. Allez, coupure de réseau Morgane. là. Morgan. Morgan. Oui ça va ma chérie Comment t'es là salut, Comment t'es, raconte-moi ma chérie Comment t'es, raconte-moi Mais là c'est trop bien, on est champion du monde T'es un ah, champion du monde Morgane Toi as attendu que 15 ans pour qu'on soit champion du ouais. monde ah, Moi j'ai ai attendu fou. 7 ans, ça va Ouais ça va Non mais, mais c'est vrai, eh, on est gâtés Mais c'est quoi On est gâté on est bien Morgane t'es comment là Tu vas faire quoi ce soir Bah rien, je vais avec mes parents Bah t'as bien C'est un souvenir ça c'est gravé ouais. On va se D'ailleurs on parlera de ce qu'on faisait le, le soir de 98 ouais. tous ensemble ouais. parce qu'on a tous un, un souvenir. Euh, Morgan je te fais de gros bisous. Bisous ma Morgan, merci d'être passé. Je t'aime fort. Bisous ma belle. Bisous. Salut Amélie de Manosque, ça va Amélie Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas Amélie Ça va Amélie, ça va ça. ma chérie. Euh, oui, franchement, oui, franchement, je me encore plein d'émotions de 98, j'étais même pas née, je l'ai 1 an et demi après. Ah, ah, ouais, est ah, est ah, vrai, on est vieux. c'est con, c'est ah, ouais. d'année con ça. <rire> oui, et surtout que là tout à l'heure, même dans mon bled où j'habite, on était là, on c'était tous la folie, on était sur les voitures en train de klaxonner, de la trêve c encore, j'ai même pas j'ai plus de voix. Ah eh, c'est normal, c'est bien de l'avoir vécu en fin d'après-midi quand même. Ah jours parce que la nuit, vous savez, des fois ouais, c'est un peu chaud et tout, les bagnoles et tout. Je trouve des jours c'est bien et tu t'éclates. Tu T'es Amélie, t'es bien Mais de ouf, on était tous sur les toits des voitures D'ailleurs, il y en a encore qui flaxonnent C'est ah fort, ouais. il y aura du boulot pour les carrossiers <rire> ouais, ouais. Je peux te dire qu'il y aura du boulot Et Amélie, on est champion du monde oh Oui, trop contente C'est énorme C'est énorme Allez Amélie Chanteur And Maybe it's for you <laughs> It's for you I love you I love you C'est énorme okay, ce que tu as non, que moi, est... Elle n'est pas compliqué Cette musique Elle n'est <rire> que de la la la Elle est faite pour toi <rire> ouais. Amélie je vais te dire Je vais te dire bravo Pour ce que tu as fait Pour l'équipe de France Ouais merci d'exister Merci Amélie ouais. Merci Amélie ouais. Manos Amélie, Amélie je t'aime très fort Je te fais plein de bisous Tu raccroches pas aussi, je je Bisous Amélie Amélie 19 ans de yeah. ouais. C'est bon Bisous Amélie Moi j'aimerais bien Que les gens du Puy du Fou Appellent Ah ben bah appe ah <rire> Elle est partie là-bas Pendant Par l'interville ah ouais, ah ouais Ils ont fait une attraction ah ouais. terrible ah, je, je vous expliquerai Elle ah était dans t... le puits d'ailleurs Ah ouais oui, ça, ça a bien tourné Du ah ouais, C'est un petit peu ça Mais pourquoi tu veux le puits du fou Tiens Je sais pas Tu veux au puits du fou ouais. 0800 70 42 48 Vous repartirez avec Sarah Et je peux vous dire Que vous nous débarrasserez C'est le vide grenier ah du ricochot T'as pas senti le placement de produit là C'est pour euh, cet je pense Ah ouais Ah, ah oui C'est en fait, dans le coin ah ouais. Ah ouais. Bon j'y vais pendant une semaine Voilà ah Elle veut, choper, euh, elle veut choper un cascadeur là-bas trop ouais. être au, au premier loge Tiens il y a Floria, ça va Floria Oui ça va, va, va. T'habites où Floria A Vire Ça, ça se passe bien vir. à Vire Oh bah oui, au centre surtout Comment ah, ça ouais. vire <rire> oh, <non. rire> Comment ça se passe là-bas Ça se passe bien, c'est la fête Ouais, surtout au centre là ça, ça sonne comme je sais pas quoi Ah putain ah, c'est ouais, fort, les klaxons là putain, ah, non, ouais, pas, hein, Il faudrait calculer le, le coût de klaxon Les habitudes, ce ah, ouais, sera je vais vous donner le jour où il va y avoir des gamins d'accord parce qu'à mon avis oui, ce toujours. soir euh, ça va y aller ça va y aller ça va faire la fête et donc les accouchements vont être 9 ah mois oui, après ouais. ah oui. c'est sûr tiens alors euh, août un mois septembre deux mois octobre trois mois novembre 4 ouais hein, euh, décembre 5 bravo janvier 6 février 7 mars arrive. 8 avril 9 ah à mon avis Aux alentours 15 du 14-15 avril ouais. euh, Ça va être la grande fête hein. Ah ouais, ah ouais là, Ça va, va couder ça, ça va être la grande fête C'est la vérité Préparez-vous ah ouais. Parce qu'à mon avis Ce soir ça va fait condé Il s'appellera Grisou ah, C'est vrai C'est vrai, c'est <rire> ouf Je t'embrasse Florian accroche pas Je te fais un cadeau ma chérie D'accord, merci T'embrasse très fort Bisous euh, Alexis justement d'Alsace Ça va moi Alex Ça va, ça va Comment Salut. tu te sens va, ici Comment ça se passe en Alsace Bah On va dire que moi je fais pas comme tout le monde la groupe du monde Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe Alexis, t'es croate Tu bosses, non Eh ben non, je travaille Oh merde Ah ouais, bah écoute, là tu peux quand même t'arrêter une petite heure Tu fais quoi Alexis Je suis libre de vous imaginez bien Oh là, ça doit y aller T'es libre à où Eh, t'es libre à où Dis-nous Alexis Pardon T'es libre à où Alexis, dis-nous Euh... Externet euh, en Alsace ouais ouais, Ah t'es Alsaceien euh... Yo oui Je m'ambiance tout seul mais ouais je suis Alsaceien ah. Yo Yo ah. est Alsaceien Yo qui, qui nous réalise ce soir ouais. C'est vrai t'es ah. lourd en Alsace Bah 2012 Ah, ah d'accord je, je suis strasbourgeois Mais euh, basé à Mulhouse ouais, ouais, ouais, Eh franchement ouais. euh, On a l'Alsace en France Le vrai chanmé Vivre sa même cul Chez la choucroute Eh Alexis Est-ce que les gens <rire> t'invitent Quand tu livres ta, ta pizza Ouais bah, Pas vraiment on a qui, qui, qui dure un peu Qui, qui ah ouais, rigole Il est là ce con putain Ça fait une demi-heure C'est en ah oui. matin J'ai la dalle Et les boire C'est des crevards ou pas C'est ouais, ce qu'il ouais, lâche ce soir Ah il est dingue Alors aujourd'hui Y'a personne Mais C'est dur Il donne rien Pourquoi, c est c est le... Il t'invite même pas à rentrer boire un coup un truc Non rien elle... C'est oh, ouais, ouais, vrai oh, riche, mais ouais. mais ouais, oh. Moi si vous avez des lignes là Invitez-leur, ouais, oui. boisez-leur, un coup les mecs En mais plus c'est l'une des raveurs, ils peuvent dire C'était bouché dans le centre j'ai pas pu <rire> oh, <rire> Excuse-moi du retard T'as payé leur un coup bordel oh, Alexis, oh. Alexis, oh. Alexis on va te payer des coups d'accord Tu ouais. bouges pas ouais. Alexis je t'ai fait plein de bisous oh. Moi Alexis on t'entend très mal C'est vrai qu'on l'entend mal On va aller du côté avec Dylan, ça va Dylan Ça va Voilà. Salut tout le monde, Dylan. Dylan. J'habite à Meolt. Ah ouais, très oui, bien, c'est dans quel coin ça Dans le 80, dans la Somme. Ah, ah, oui. Alors comment ça se passe dans la Somme Ça se passe bien, c'est la fête aussi bah, moi c'est la fête mais dans la batteuse. Ah bon Qu'est-ce qui se passe euh, c'est la moisson. Ah, ah oui, moi c'est ah, batteuse. Mais oui. oui. oui. d'accord. Oui. D'accord. Ah. Tu agriculteur toi euh, j'ai vécu soit dans la moisson à batteuse. Alors et comment comment ça fait quand tu as un but tu es, es, es pénard il y a pas de décalage là <rire> Il n'y a pas de voisin qui gueule avant toi Non, non, non, c'est bon Et puis en plus, moi j'ai vécu les deux euh... C'est ah, fort, c'est nickel bah, ouais, fort. Et bien. là, tu es dans la moissonneuse là encore Ouais, j'y suis là T'as un, un klaxon là, dans la moissonneuse ou pas ah, Ouais, y a quoi bah, ouais. ouais Hey, hey, hey, on va se faire une, une marseillaise là, dans, la, dans la moissonneuse là. Ouais. Ah oui, allez, allez. marseillaise euh, Est-ce que vous êtes tous prêts dans le studio ouais. On va ouais. se lever, on va chanter Pour les Bleus, pour l'équipe de France Allez, Sarah, tu donnes le rythme Ouais, je donne le là Allez, c'est parti, Johan, tout le monde, tout le monde, on y va Allez, je veux que ça chante dans la moissonneuse parlait parlait. Parlait. Allez, tout le monde dans ce nous de là Oh le dedans dont on de qui viennent jusque dans Mais à Montaumont en Alsace on a chanté de partout voilà vous quoi ah ouais. d'ici un quart d'heure je veux la plus grande allez dans 20 minutes on ouais. va faire la plus grande Marseillaise de France mais non je veux vraiment que le standard soit full vous <rire> appelez on va chanter la Marseillaise tous ensemble 0800 70 42 48 c'est le standard qui fera la Marseillaise ouais. ok par Donc, contre je fais excuse moi je te couche je fais passer les castings si ça chante mal euh, ouais. attention je veux ah les non. bonnes notes on, on fout ça au standard vas-y ouais, je fais passer les castings 70 42 48 <rire> les gars Vous inquiétez pas si vous êtes comme nous oui. c'est à dire que vous êtes très en retard sur la chanson euh, que des fois il y a, il y a le gars d'à côté qui vous perturbe parce qu'il chante faux c'est pas grave ah, 0 plus... 870 42 48 Sylvain et en plus ça fait déjà deux heures qu'on a gagné la coupe du monde donc moi euh, bon, on a un petit peu euh, ah oui pas nous, pas ah nous parce qu'on est, est au zéro mais <rire> je parle le, le standard les amis ouais. du standard quoi que toi ça te fait tel du bien <rire> avec modération évidemment les amis on rigole ces soirs de fête ce soir Euh, on vous filera euh, eh bien l'interview de, de tous les joueurs là. Ouais. Ça continue de défiler au micro, vous les entendrez et on est avec vous 0800 70 42 48. Euh, je vais vous passer comme promis la, la nouvelle de Magic System. Vous savez, ils ont euh, au départ c'était ça. Ça c'était la première Je vais vous faire écouter la toute nouvelle Qu'ils ont enregistré yes. rien pour nous sur Énergie On est les premiers à la diffuser On a beaucoup de chance et après on fait péter Le champagne ouais. sur Énergie je veux qu'on organise la plus grande Marseillaise, c'est la nouvelle Rien que pour vous, sur Énergie On est là jusqu'à minuit, je m'appelle Rico Emmerick Van que vous voulez, je m'en fous On est bien ensemble 2018 énergie et jusqu'à minuit on fête la deuxième étoile parce qu'on est champion du monde ouais Là, 0870 42 48 vous faites péter le standard on aura Laurence Dévreux Amélie Manosque Manos Florian de Vire Brian de Langon yes. Clément de Montaumont Alexis d'Alsace Dylan de Montaumont aussi putain il faut qu'il faut qu'il se regroupe avec, euh, avec Clément on aura Lucie de, de Minizan on aura Cyril des Vosges ouais. et les amis moi je fais péter le oh, champ purée, ah attention attention ah, oh, il ouais, n'y oh, a, partout, y a plus matos oh, c'est <rire> rien J'ai l'habitude Et en les plus c'est pas du mousseux Je hein, prends un recommandé par moi J'en <rire> rien à foutre Le facteur me connait Et je ne signe plus <rire> Bah ouais Envoyez du recommandé Ça tâche pas <rire> le champagne en plus Alors, Je là. déconne évidemment oh, Evidemment je déconne les amis On nettoie ça C'est euh, soirée de finale Mais On oui. est champion du monde Et on va se lancer Une Marseillaise géante oh Avec ah oui. tout là. le monde Avec tout le monde au standard C'est le standard C'est vous Les auditeurs d'énergie Qui allez me faire cette Marseillaise ouais. On va prendre tout le monde Est-ce que laurent est là Ça va ma Laurence J'entends pas Maloence. Ah ben on va essayer de la, de la rappeler Maloence. Tiens, on va essayer de la rappeler. Est-ce que m'entend Oui, je suis là. Ça va ma Amélie, tu vas Salut. chanter la Marseillaise, tu ouais. bouges pas. Est-ce que Florian m'entend Oui. Florian, tu vas chanter la Marseillaise, tu bouges pas. Brian, est-ce que tu m'entends Oui. Brian, tu vas chanter la Marseillaise, tu bouges pas. Est-ce que Clément m'entend Ah ben. Ça va mon Clément. Ah ben, ça va. Clément, oui. tu vas chanter la la Marseillaise. Dylan, est-ce que tu es là mon poulet Ouais ouais, je suis là. Ça va mon Dylan, tu vas chanter la Marseillaise avec nous, tu bouges pas. Ah ouais. Est-ce que Alexi est là oui. Alexi, tu es là mon poulet Ouais ouais. Tu vas Salut. chanter la Marseillaise avec nous, tu bouges pas et Lucie, est-ce que tu es là ma Lucie Oui. Lucie c'est parti, tu vas chanter la Marseillaise. Est-ce que Laurence c'est oui. là oui. ma oui. Laurent ah, Non, Laurent t'es plus. <rire> Allez, c'est parti les amis, on part sur Marseillaise. Est-ce que vous êtes prêts les amis oui. Ouais ouais. C'est le d'énergie qui fait cette deuxième étoile Et cette deuxième coupe du monde Attention c'est parti, vous lancez, essayez de chanter On va voir si vous chantez bien, c'est parti On va voir si vous chantez bien On va voir si vous chantez bien Personne to, en rythme. Allez-y, allez tout le monde. Allez Je jusqu'au jusqu'au dans le noir et dans les. On va. On va. On va. On va. On va. On Oh j'enlève tout le monde C'est un oh canon, la un oh, canon. Là, là. oh la bouillie, la Marseillaise ah On a tué la Marseillaise ah là, là les gars, ils nous ont enlevé l'étoile ah on, Ils nous ont pas brodé la deuxième, ils ont ah enlevé non. la première Allez, ah. là. On aura essayé, c'est ah ouais. ça qui compte C'est la fête, et on est bien ensemble les amis wow. euh, On est là jusqu'à minuit, on fait ouais. la coupe du monde yes. ah ouais. Tiens, on va prendre Dylan de Montauban Ça va mon Dylan, comment ça se passe à Montauban Ça va, ça va, bah c'est la fête là C'est le feu, on rentre tranquillement là Ouais On va aller sur Toulouse voir ce qui se passe. Allez ah ouais. ouais. faire toute la nuit sur Toulouse. Est-ce qu'on a ouais. regardé le match du côté de Sapiac à Montauban Ah euh, oui, ouais. Ah. On a regardé à Sapiac là, on s'est mis, on s'est mis au stade là. Un petit peu. il euh, y avait il y avait des parcs un peu partout, c'était la fête. C'est bon C'est bon, on embrasse les Montalbanais qu'on aime très fort et tout Montauban, dis là, je te fais un gros bisou et eh, ce soir doucement hein. On fait la fête ouais, mais ouais, on... toujours doucement. Ouais. On on conduit pas si on a si on a bu Allez non, mon gars. Je t'embrasse très fort. Bonne soirée. Bisous mon Bisous. petit poulet. Contente de vous avoir franchement c'est c'est un vrai bonheur de ouais. vous avoir tous tous avec nous. Vous êtes très nombreux, on va récupérer Laurence de de d'Evreux. De, c'est bon. Il y a Dyl qui euh, qui On qu Dilrami, est avec c'est parce comme DVD Son reportage et ah, je m'espère de tout le monde. Oh, c'est la guerre. Ah ouais, guerre, il voit les champs' Non, non, c'est la, la joie C'est la, ah, la guerre du bonheur, bonheur. C'est hey, Fortnite, hey, Fortnite. Et <rire> ben, On se retrouve dès demain, Adil et Sur ben... le plateau du mag, alors C'est la chance que je te jure, j'ai envie de te défoncer Mais là, <rire> hey, je, me... Hey, je me canalise oh, là, Adil, Adil me canalise. Demain, hey, on se voit demain On se voit demain demain, les... Adil Allez on va, mar mar on va... Ouais mar marcher à l'ombre On les aura les méchants Ce qui est bien Il est frais lui au moins ah ouais. Il est frais oh, Mais je crois que c'est a... un peu <rire> De la communication Il a dit guerre Il a dit on les aura ouais. Je vais, dé je vais défoncer Je vais te défoncer ouais, Il a il est vraiment bon. le champ lexical De la victoire Ouais, ouais de ouf La TF1 ils sont en tannas oh. euh, Je t'ai dit que La Anne-Claire Coudray euh, Elle est pas bien Le couper elle est là, le micro elle est pas bien. Euh, Ils sont là ils sont, ils sont pas bien Je sais pas en plus TF1 Moi qui connais un petit peu Je peux te dire Que ah quand tu mouffes Un peu deux trois mots de travail Bien sûr Dans we Calmos calmos. Il y en a pas de la com là-bas. Ouais. C'est pour dire que les gars dès qu'il en a un, qui dit un mot chelou, ça twinn. Ah sérieux, tu peux rien dire. Ah ouais, non, oui. non mais ah non, dire. là il a été fort ah, donc là il a été fort il a sorti trois mots, ça a dû gueuler en réya. Aurait... Euh... Yeah. Il est devenu est... pas très beau, je trouve. Ah bon, ah ouais. non, mais là je regardais avant je le trouvais beau gosse ouais. et là je le trouve pas beau du tout. Il a vieilli comme toi. <rire> voilà. ouais, il a pas à se plaindre niveau niveau meuf. Bah c'est pareil là à 60 ans, arrête aussi. Ah ouais, pas loin oh, ça. On sait pas ce qui a été retouché dessus quoi. Il paraît pris une bonne douche, un Roger Cavelli <rire> ça glisse Il paraît que ça glisse, ça glisse, ça glisse. On paraît qu'on est bien Allez vous déboulez 0870 42 48 euh, On va remercier Florian On va remercier Brian d'être passé euh, Alexis d'Alsace ça va vous voulez Ça va ça va euh, Il est toujours à fond moi ah ouais. ça, ça livre de la zap zap là un peu <rire> Non, pas... oui. ah, tu laissais pas toi Alexis qui livre de la pizza <rire> si, si, si, si. Alors c'est ouais. comment Il y a de la pizza là aux commandes Il y a quoi Il y a de la reine Il y a de la calzone ah. Il y a de la calche fromage <rire> <de rire> Euh, là, je suis juste grave en retard surtout. Ah, ouais, ah ouais, il y La casserole oh est, est, oh est collée oh sur le <rire> carton. Je crois qu'elle va de froide la casserole ah hein. Elle <rire> euh, souffre avant dessus pour la réchauffer <rire> Parce que je sorsti à la bourre grave. Ti Alexy, on te fait un besoin, on te laisse bosser. On va récupérer Laurence ça va Laurence Oui, nickel, impeccable. Non, comment tu vas ma Lolo Salut Lolo. Ça va On t'entend même. on est dans la voiture avec les enfants. Oh oh On est champions On est champions On est On est On est, est champions Laurence tu bouges pas on Avec toute ta petite famille On va vous récupérer C'est la conférence de presse De Didier Deschamps Avec le tous les gens De l'équipe de France ouais. Qui font la fête On écoute ah, on que c là Et Pendant toute cette coupe du ouais, monde Elle me fait a chier A Jacques-TL ouais. ah, la refermer Non mais sérieux Ouais ça là, ce soir on a vraiment la ouais, preuve que ça n'était pas que, que, que du coup Ah c'est la grande fête donné, il faut lâcher prise et ce qu'ils sont en train de faire donc Mais c'est un vrai fête. groupe de potes en fait Ah oui ils sont, ils sont potes, ils sont heureux, ils sont, ils sont un coach énormes et des des voilà des ils font ça Donc bah il est comme un fou, il est comme un fou lui qui a été tant critiqué Vous savez là il fait une série là qui s'appelait la POC série Oui, oui Vraiment critiqué et là on sent qu'il est heureux, on qu'il a gagné. Bah, il a marqué en plus c'est euh, il marqué, c est, c est ça, euh, là. franchement c'est ouais. On écoute Didier Deschamps yes. les amis, c'est la conférence de presse. On vient de gagner la deuxième Coupe du monde de notre histoire. Ouais ouais Allez les amis, il y a Didier Deschamps qui qui se prépare mais euh avant c'est le capitaine Hugo Lloris ouais. qui répond euh, à tout ça, on écoute. Non bah, je prends en cours, je prends en coursizon quelques verres d'avance ah, hein mais, mais, mais bon, on va on va vite les rattraper. Et il vous entend Hugo si vous avez des questions à lui poser ou si vous voulez tous l'applaudir sur le plateau du Mag, il est... Et hugo Le risque qui nous a fait trembler hein, ouais. Puisque euh, si vous n'avez pas vu le match À un moment donné euh, Il y a une passe en retrait ouais. Il a ouais. la balle Et on ouais, mène 4-1 Et plus il, plus il plus se plus fait plus piquer plus le ballon dans ouais. les pieds Malheureusement Et euh, on prend un but un peu gratos Qui nous a mis un petit peu dans le jus sur, sur la fin Je pense qu'il est euh, il est complètement soulagé là On va tous oublier ce but hein. Tu dans penses Johan ouais, C'est une terreur ouais. il, il a fait un bel arrêt aussi à un moment donné ouais. un Attention Qu'est-ce qu'il se passe M. Mendy Une minute dessus Archie désolé Juste je vous dis une chose Oui Benjamin Non c'est pas grave Mais c'est des gamins mais... <rire> Couper bon, le ouais. sifflet à Nathalie Nianeta Il y en a un qui a réussi C'est Benjamin Mendy ouais. Désolé Nathalie râle, Désolé Non juste dire à Hugo Que voilà On s'est quitté il y a Je crois qu'il allait avoir un bruit Je crois de que s'est fait Beaucoup critiquer Mais lui Puisqu'il était sur le banc Je crois qu'il bruit Je sais le travail Je sais l'abnégation Je sais Comment il est resté droit Allez les amis On fait une petite pub Et on revient Avec la conférence de Dizé Deschamps Et vous 0870-424 18, vous ne bougez pas, il va jacter Dédé Et c'est ce qui nous intéresse ouais. Allez, on bouge pas Vos stars préférées Seront tout l'été Dans les plus grands festivals de France Le Summer Stadium Festival à Marseille L'été ferlante à Argelès L'Ardèche à Festival Le Brief Festival Le Festival de Colmar Le Loulanéna Festival à Jouan-les-Pins Paroles et musiques à Saint-Etienne <rire> Gagnez vos invitations à tout moment En écoutant Énergie oh, merci. <rire> Si je vous gêne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 et si on profitait d'un forfait à petit prix dans toute l'Europe Moi, avec Orange, j'ai un forfait 30 gigas. Et moi, avec Orange, mon forfait 30 gigas est à seulement 9,99 euros. Bah, le mien, je peux l'utiliser en Europe pour faire des visu avec mes meufs. Ouais, avec ta mère et ta sœur, quoi. Pfff, jaloux. Avec Orange, profitez dans toute l'Europe du forfait mobile play 30 gigas à 9,99 euros par mois pendant un an, puis 24,99 euros pour clients open. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange, valable jusqu'au 22 août en métropole. 15 euros par mois remboursés pour les nouveaux clients, conservant leur numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Listen remin' to keep pretty bonno pretty down cuz you got me baking baking moonjo 100 degrees is the way your body body gum is Amis en direct sur NRJ On est là jusqu'à minuit On est très heureux Il ouais. y a Sylvain Il oui. y a Sarah On est champions Et on est champions du ouais moyen oh oh On va s'envoyer Ça y est on est avec vous les amis 0870 42 48 Vous déboulez Vous nous racontez Quelle est l'ambiance du côté de chez vous Tiens on était avec Laurence Dévreux Qui est dans sa voiture Ça va Laurence Oui ça va c'est la fête Ça va l'équipe Comment ça se passe dans la voiture C'est nickel. En plus, aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est mon anniversaire. Oh là là oh là la la la année. Joyeux anniversaire. Joyeux oh, anniversaire. Suis. On a gagné oh. grâce à toi pour ton anniversaire. Oh. Est-ce que tu as la dubbox ici ouais, On met une pièce, tout tout tout pas, y a une Lawrence, chanson. Envoie, envoie ta pièce. <rire> euh, merci Laurence d'être passé, embrasse tout le monde là, embrasse toute ta petite famille. Je te fais plein de bisous oui. Laurent. Merci, c'est gentil, c'est super, bisous à vous Bisous Le et Laura, joyeux anniversaire Ça clactionne pas trop euh, <rire> Ciao <rire> Super content d'avoir eu Laurent Si on va à Pornic, j'adore cette ah, ville ouais, voilà. bon, et ça Comment ça, ça va, va Mélanie Salut, vous ça va ça, ça va, va on, est, on est en forme du côté de Pornic <rire> Eh ben on est super en forme Parce bon, que les gens dit, se jettent Les gens se jettent du port en fait, ah, c'est un truc de fou. Ils se jettent pas, pas ça, ouais. dans l'eau. Mais c'est pas chance. possible, il se jette, il se, se jette. ils il se jettent du port Ouais, mais en fait, on a de la chance, l'eau est super haute. Ouais. Donc euh donc, en fait, les gens, les gens sautent, il y a des bateaux, de... enfin, ça, ça saute de partout. C'est dangereux. Ah nous euh... raconter là, comme Mélanie si vous êtes euh, témoin d'un événement de ouf, d'une attitude assez spéciale. Ah, pas dangereuse, pas dangereuse. 0870 42 48 C'est énorme, parce que ah, moi, oui. euh, un port, on en a pas si ce n'est Sylvain, oh, et oui, beaucoup de chance. <rire> et puis, hey, je voulais juste vous dire un truc, ouais. euh, parce que tout à l'heure, j'entendais parler d'anecdotes. Euh, moi, j'ai été fait à un soir de Coupe du Monde en mmh. 82, ah, tu vois. après ah. un match. Euh, tu vois. Ah, oui. Donc voilà, j'en ai fait une joue d'ailleurs. C'était fort. Tu l'as mis au fond platiné ou pas <rire> Non <Ouais. rire> Donc voilà, voilà c'est l'effet Coupe du Monde. Donc euh, voilà, je partage avec mon fils qui a 9 ans aujourd'hui, et on est super content aussi. Embrasse ton fils, Mélanie, on est très heureux bon. euh, que tu sois venu nous, nous raconter tout ça et dire que c'est euh, c'est l'équipe de France qui t'a mis un petit peu au monde, c'est beau, ouais. ouais. voilà, beau. beau ça. Voilà, c'est ça. Vive l'équipe le... de France, vive l'énergie oui. ouais. oh. Bisous Mélanie, merci Mélanie d'être passée, qu'on embrasse, sur accroche pour va te faire un petit cadeau. Tiens, elle disait qu'elle avait justement une fille de 9 ans. Et ouais. ouais. on a Fiona de Bordeaux, c'est peut-être elle. Ça va Fiona Bien Comment tu ben vas Mathieu Fiona ne vente Bordeaux, comment tu as vécu ça toi du côté des 9 ans, le fait qu'on soit champion du monde ce soir hey allez, allez, Comment allez. tu l'as vécu Fiona, raconte-moi bah... Tu te sens bien. Tu lui fais chier Rico, ouais, tu oui, oh. sais, sais. Elle est dans Elle son, son truc. kiffé, ouais. kiffé qu'on soit champion <rire> du monde ma Fiona. Quoi T'es contente, contente, Fiona Tu veux qu'on s'appelle est... demain Elle va accrocher bientôt Fiona, tu veux qu'on s'appelle demain oh ouais, ah, Elle est émue, elle est émue est... <rire> Non, non hey. je ne pas l'aise Tu me les garrises, pas un souci <rire> Venez, venez à l'antenne ah oui. Esther, 12 ans Ça va ma Esther Hello. Euh, bah ouais Vous êtes croate, qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe, Esther Non, mais c'est la que je passe C'est la première fois que je passe à la radio Hey Esther, ah. hey, hey, est c'est bien ça Tu imagines la première fois que tu Chou. vois l'équipe de France bah, en de que Bah, c'est pareil que Florian, comme on est dans la même comme on était dans la même classe et tout, bah on a, peu, on a un peu peur. Ah bah non, inquiète-toi. On comment, comment, euh, Florian, comment ça se passe à Vire là quest comment tu vécu le match Tu l'as tu l'as vu le match bah, non parce que du coup j'étais dehors avec euh, Florian et pote mais on a on a regardé un petit peu avec euh, mon père et tout. Mais genre tout à l'heure Genre, euh, bah moi, j'habite à côté d'une ville derrière et genre, il euh, y avait une grosse voiture avec ouais. euh, les gens dedans. Ils étaient des fous et tout. Genre, il y avait des des moteurs de tronçonneuse genre tout c'est craché le lou pas vrai c'est pas vrai on mots... va signaler c'était où c'était où viens viens on va faire une force d'alerte on fait une annonce aussi euh, les meufs genre, les... les meufs et les mecs genre ils étaient torturés et tout genre c'était la folie quoi au pur et décrinou de temps entendu sont là que la tronçonneuse oh, ah, ouais, ouais. ils sont là ils sont là chez Jean-temps Oh là là Ils sont dans la 4L Ah oh, je les entends. Oh putain Cache-toi Cache-toi Allez ma accroche pas Je te fais un cadeau Pour ton premier passage bah, radio Je euh, oui. peux dire un truc euh, d'abord Vas-y Esther Vas-y ma chère C'était euh, l'anniversaire de ma grand-mère il n'y a pas longtemps bah, Le 6, ah c'est un bah. peu passé mais bon Et euh, je sais qu'elle n'écoute pas Du coup bah je veux quand même lui faire un joyeux anniversaire à la radio Je sais qu'elle n'écoute pas Et je euh... veux passer une dédicace à Floria d'accord Qui bah. écoute D'accord Ah bah Ma... A son copain déjà ah, <rire> mais... Donc, Elle a totalement zappé Elle a devait me faire Elle, ah elle, le quitter, ami, elle a vraiment. tout zappé Oh là là Bah écoute c'est fait Maester Tu bouges pas On va te faire un cadeau On t'embrasse très fort Et allez les bleus Tiens ah Margot ouais 12 ans des délande Ça va Margot Oui ça va ça, ça va, va Margot On est champion du monde oui oh oui T'es contente Margot Oui Ah ouais mais c'est marrant les... Parle-moi -parle Margot Parle-moi Ils sont stressés Oui j'ai Ah, oh. Margot, je suis trop contente de t'avoir au téléphone. Ah oui. Est-ce que tu es contente là Qu'est-ce que tu est fais On est champion On est on est on est champion Les amis, on continue de faire la fête, on va se mettre blabla là sur énergie et on vous prend 0870 42 48. Vous êtes en train d'assister un truc de ouf. Vous régalez. Il y a des choses à nous dire, vous déboulez, on vous prend tout de suite à l'antenne. 0870 42 48 blabla. Amis, on est sur Énergie jusqu'à minuit et on est bien ensemble yes. Venez déliver avec nous dans le ricochon sur Énergie Au 0870 4248 L'appel est gratuit Allez appeler les amis Libre Antenne là, ce soir, on fête la, la victoire des Bleus Et ouais, ouais on est champion du, du monde, monde wow Soirée exceptionnelle, on est sur Énergie, on vous file l'antenne 0870 42 48 Cindy est venue d'Alsace ça va Cindy Salut, ça va et toi Oh le champion du monde de ouais. ouais. Allez Cindy, tu as trop de ma chérie, raconte-moi ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur. C'est de l'émotion, de la joie et euh, fier de nos de nos bleus quoi. Ah ouais, je hey, franchement, tu as suivi toute la Coupe du monde la Cindy Ah bah oui, forcément Ah putain, c'est bon, c'est bon ça, c'est bon allez C'est bon. qui ton joueur préféré, Cindy Griezmann oh là ah là oui. là, là, là, là. Griezmann, il m'a dit qu'il te kiffait Il m'a dit qu'il est sur ah, tes codes Il a la cote, Griezmann ah, J'entends quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi non. à côté C'est qui Cindy, c'est ton mec il est non. non, non, c'est mon frère ah, pas, Passe-moi en le, passe le frangin, là Attends, je te passe Ça <rire> va frérot Alors. Ça Alors, va trop, tu la salut. forme Ouh là, c'est pas toi qui conduis. <rire> non non, on va à l'arrêt. Ah ouais, ouais, tu t'appelles comment mon frère ah, Moi c'est Tatin. Tatin, comment il va Tatin Comment va Milou ah, Il va bien. bien. Oh, Raconte-moi mon tata, comment ça se passe Comment Commente toi là, tu es, es champion du monde, euh, comment ah, comment tu as vécu pas. ça Ah ma tête est, elle est bizarre là. Ah, ah franchement, ouais. c'est ah, bon, c'est bon Hey, hey, c'est normal, ah, c'est mais... la première cuite <rire> Ça fait toujours ça la première fois <rire> <toujours> ça. Quelque <rire> fois après tirer vomir, ça ira mieux ouais. <rire> Je rigole mon Tintin Je rigole mon poulet Évidemment, avec modération ce soir, tout vous faites gaffe Et Mon Tintin, ouais, euh, ouais. as vécu ça avec ta soeur en famille là C'est cool on, euh, est est tout, est tout, on est les champions On On est, on est, on est les champions, est, champions. Yes, wow. On est bien, merci hey, Cindy Tintin, on vous kiffe ouais. Vous allez faire quoi, vous sortez un petit peu là Oui, là, on va manger en ville avec des amis. Ah, c'est bon, ça. Vous êtes où en Alsace De quel côté À Guenaud. Ah oui, oui, à Guenaud, oui, bien sûr. Sympa, vous tapez une flamme en là, pour moi. oui. Merci avec tout ça. Avec plaisir, je vous enverrai la photo. Ah ouais, ouais, ouais, tu me l'envoies, tu me l'envoies. N'hésite pas. Ça marche pas de soucis. Allez, bisous Cindy et Ciao. Tellement contents de vous avoir avec nous, les amis. On est tellement heureux, tellement heureux de vous avoir. On est super contents. Mais ouais, on partage avec vous, c Les amis, on est bien avec vous. On ouais. est trésorés. Il y a Johnny. Johnny qui est là. Oh, non, ah ouais, il, il a ressuscité Johnny. Oh. Euh, ça va Johnny Apache yeah, Allumez Oui, ça va très bien avec le toi. Bleu. Allumez Allumez les yeux, voilà. Ah, le super, les yes, les yes, les Allumez les yeux Allumez les yeux les yeux, on l'est tous ensemble. Vas-y Johnny, vas-y La France debout. Allez joli, Vas-y joli, on est avec toi, on te suit. Vas-y à Capello là au ah ouais. niveau fait, en de france ce Allez, c'est parti c'était un beau match. Ah, c'était un beau match. De toute façon, joli. De toute est-ce que tu veux pas nous envoyer un Est-ce que tu veux pas nous faire un petit truc à Capello mon joli Alors, euh, à Capello, euh, non, c'est <rire> <Il faut> sur <chanter rire> direct mon pote. Ah ouais, c'est oh, euh, euh, voilà. en direct, mon pote. en direct. On va en direct. Voilà. Hey Johnny, okay. tu as regardé le match Comment tu as, as kiffé le match ou pas Johnny j'ai pas vu le match moi, j'étais oh en train c'est pour ça. Ah tu en presta, ah presta. Ah ah, presta ouais. d'accord. D'accord, je comprends. Voilà. Johnny, on voulait faire plein de poutous, voilà. te ouais. dire que qu'on t'aime et qu'on est champion du monde ouais. et qu'on est très heureux et qu'on pense à toi. Eh voilà, superbe. Je pense que ouais. Johnny nous doit nous regarder là-haut et doit être content, je pense. Et là. bravo la France, oui, ouais. exactement. Ouais. Merci, ah. Johnny. On t'aime. OK. Oh, que je t'aime. Allez, salut. Ciao, Johnny. À Ciao, à Johnny. Ciao, bientôt. Johnny. Et comme on dit, I've been rock'n'roll. Hey. Yeah. Johnny, oh, putain. Il sort du prestat, j'ai l'impression qu'il a... Johnny, là, il... Rock'n'roll. J'adore Johnny, là, pas. Non, mais Johnny, je C'est grâce à des oh. mecs Comme Johnny Apache Que, que le mythe Le mythe ouais. survit ouais, la, la légende Non mais il est important ouais, ouais. Et ouais. merci à Johnny Apache qui, qui est un des meilleurs Pour moi je ah, le Il le est en top France. Johnny Apache euh, ce, Qui représente vraiment Johnny ouais. Johnny Et qui continue à le faire Perdurer Non mais c'est vrai Bien parce sûr tu I, love parce I love Johnny Parce que je sais pas Si tu te rappelles nom, On lui avait fait pas Il est là encore Je peux non. pas non. le dire alors. Ouais. Non Je peux pas le que dire, dire non, Quand il sera plus là à l'antenne Je pourrais le dire D'accord Alors je t'explique Il est plus en tête Il est plus en En fait il y a quelques mois On lui fait pas un faux casting et on l'avait confronté à un autre mec en fait et en fait il sait pas que c'est nous il sait pas que c'est énergie le et le ricochot et c'est juste bon ça on va lui demander ce qu'il en pense oh non, non, non. Non, non non je t'en supplie alors oh non euh, rock and roll j'en ah, fait, oh merde Sarah Sarah, Sarah, Sarah, Sarah <rire> est une conne Sarah <rire> est une biatch non non, non c'est bon Bon, les amis on va s'écouter I will survive. Yes. Ah ouais! Vous bougez pas les amis on se met uh, I will survive. On est bien sur énergie, on est là jusqu'à jusqu'à minuit. Euh, c'est parti, c'est parti les amis I survive. Allez on uh, I survive, okay. Allez, hop, on y va. <rire> va. C'est passionné, on est là jusqu'à minuit tous ensemble. Et, I will survive en entier, c'est dans une seconde. Vous bougez pas. Hey, c'est Martin Gang, je David Guetta. DJ CSO, c'est Martin Solveth. C'est Kungs, c'est Bob Sinclair. Ils ont tous été récompensés. Appelez maintenant de désigner les vainqueurs des Jelly Awards 2018. Visitez tous les sites surnergy.fr et le 7 novembre, dans le cadre du Mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée, consacrée au DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Your award goes to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 Ce que je laisse en héritage, c'est un avenir à des enfants atteints d'une maladie rare. Transmettre ce n'est pas qu'une histoire de gêne. Contactez Delphine du service Lèg de Nation et Assurance Vie au 01 69 13 22 22 ou sur afm-teleton.fr. Faites la teuf sur l'énergie tous les week-ends avec les top DJ Mondio. DJ Juste tout. Armin Ce soir minuit, Antoine Clamaran. Ici,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 Allez avant de se mettre euh, I will survive là On est là jusqu'à minuit Je m'appelle Emeric Bonnerie Ou Rico comme vous préférez D'habitude on est là De 20h à 23h On écoute Didier Deschamps La spéciale euh, fête de euh, Du championnat du monde là, On C est très content du, du quotidien Mais là hein, voilà On a le privilège De pouvoir leur donner du bonheur L'instant d'un moment Et, et j'espère qu'on va en partager Encore beaucoup euh, Dans les jours à venir Nathalie Vous avez dit qu'évidemment devenir champion du monde ça change la vie d'un joueur. Est-ce que ça va changer votre vie aussi une deuxième fois cette fois en tant que sélectionneur Didier Beckenbauer Zagallo Bref vraiment quoi, c'est le top du top là. Ouais, mais il la... est là Mon titre de champion du monde n'a pas changé ma vie, j'avais ma vie de famille, ça n'a pas bougé. Il y en a qui ont pas mal bougé, de mes anciens collègues, ont eu une vie un peu plus tumultueuse. quoi Non, non, voilà, c'est une énorme fierté euh, et j'ai envie de partager ça avec ma femme et mon fils. Ils étaient là ce soir parce que c'est évidemment euh, des personnes qui ont souffert aussi, qui souffrent beaucoup. Mmh. Moi, je prends ça avec beaucoup de de recul, euh, voilà, euh, la preuve, euh, ça fait 40 ans que j'ai pas des ongles et ils ont repoussé pendant la coupe du monde, <rire> donc, euh, ça c'est génial, voilà, je suis pas du tout stressé, mais voilà, et <rire> voilà, toute ma famille, mes parents, tous mes amis, euh, voilà, les gens qui m'aiment, euh, voilà, de, de leur donner autant de bonheur, euh, C'est quelque chose de, de merveilleux voilà, et et Un, un énorme baiser pardon, à Guy Stéphane ouais. et à Franck Rabiot. voilà C'est juste ce que je voulais oui. dire à Didier, voilà. Didier Et les 20 de mon staff Exactement <rire> Didier, juste un mot aussi, j'imagine, sur pour aimer Jacquet Vainqueur de cette Coupe du Monde Avec vous comme capitaine il y a 20 ans Et qui a toujours parlé de vous comme de son successeur Et bien comme lui Vous gagnez la Coupe du Monde comme sélectionneur de l'équipe de France Aimé c'est quelqu'un je l'appelle Dieu Yuri le sait parce qu'il a fait un miracle avec les 22 Falabra connectés là. Il a vraiment fait un miracle il y a 20 ans. Non, c'est quelqu'un qui humainement aura pour qui j'ai énormément de respect. Il aura voilà mon estime ma reconnaissance à vie parce qu'il a changé notre vie. Quand on est joueurs professionnels de devenir champion du monde, il a changé notre vie. Et évidemment voilà, je suis À la place qui qui était la sienne il ya 20 ans et ça a été un, un exemple pour moi et il le sait j'ai pendant toute cette côte du monde avant on a échangé par par un message il aurait pu venir il aurait dû venir mais il n'a pas voulu aujourd'hui parce que je sais qu'il qu fait preuve de beaucoup euh, d'humilité mais Mais c'est une personne, euh, évidemment, pour laquelle je serai reconnaissant ta vie. Didier, il y a quelqu'un qui s'est mis quasiment nu sur le plateau Nus. au moment ah, de la victoire et qui euh, dit que vous avez changé sa vie et il veut vous parler. Ouais, Didier, c'est Ludo, le petit, tu sais, le casse t Tu dis qu'il a changé ta vie, mais tu nous as aussi changé la nôtre. Euh, par euh, On est dans, dans une spéciale autour de l'équipe de France Les amis on est là jusqu'à minuit libre antenne Vous venez 0800 70 42 48 Vous êtes témoin d'un gros délire là Autour de l'équipe de France C'est la fête, euh, on fête ce titre là On est champion du monde pour la deuxième ouais. fois de notre histoire Et c'est Didier Deschamps euh, qui répond ouais. aux questions des, des journalistes On vous fait écouter sa, sa conférence de presse On est bien tous ensemble mmh. et après on s'écoutera I will survive, la dernière aussi de Magic System On aura Déborah de Dieppe Dylan de hautson et Mathias de la Manche Je m'appelle Emric Bonnerie Uriko, du réco show de 20h à 23h du lundi au vendredi. Il y a Sarah, yes. euh, il y a euh, Sylvain. Ouais. On est bien tous ensemble on écoute Didier Deschamps qui s'exprime à l'issue de la victoire des Bleus. Je crois tu as été euh, voilà, je l'ai mis en valeur avant la, la finale mais c'est pas pour euh, les endormir hein. Elle mérite le plus profond respect même de l'admiration. C'est un petit pays, ils sont 4 millions et demi d'habitants et ça a été une très très très belle équipe et aujourd'hui euh, peut-être un peu plus fatigué mais ils nous ont fait souffrir aussi quoi pour eux d'arriver aujourd'hui à cette finale de Coupe du monde évidemment ils pensaient aussi ils avaient la possibilité de de la gagner mais pour avoir un tel match il faut deux équipes et et les croates ont fait vraiment ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pour durant cette finale mais bon nous on a été un peu plus efficace que et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui Merci beaucoup Didier Deschamps on Allez a... c'était euh, Didier Deschamps les amis Qui répondait euh, ouais. aux questions des, des journalistes En direct la sur énergie On est champion du monde ouais. Alors ouais. on va s'écouter I Will Survive Et après Ouh. on aura Charlène en direct des Champs-Elysées Qui sont plein à craquer les amis I Will Survive On est champion du monde yeah. En oh. direction énergie jusqu'à huit nuits, on vous prend 0800 70 42 48, ouais. yes. on, on essaye de savoir un petit peu ce qui se passe aux quatre coins de la France, en ouais. fait euh, cette Coupe du Monde. C'est magnifique et ouais. ce trophée un peu inattendu cette année on ouais, pas, mais ça y est on est champion du monde ça. Ouais, carrément surtout qu'il y avait cette petite polémique contre Dedé et alors que là il a prouvé qu'il était au top et en fait pour moi l'homme du match hein, bon c'est Griezmann mais pour moi c'est Dedé l'homme du ouais. match ah, parce que choses. sa stratégie elle était ouf. Et en plus Vraiment. pas de Benzema ouais. euh, des choix un peu un peu critiqués ouais, ouais, et on est, est ça, quand même est champion du monde Giroud maintenu euh, attaquant de l'équipe de France qui m'a pas mis un but durant la Coupe du monde c'est assez rare d'être champion du monde quoi on Ouais non il a bien joué il a je joue quand même sur les championnats du monde Et là ça part de responsabilité c'était la même en 98 avec Givar Ouais mais oui, que euh, tout va bien n'est-ce pas Sylvain Oui tout à fait très heureux, <rire> très heureux <rire> Tout, tout, tout fait. Fait. Les dégueulasses mais on est très heureux oh, euh, Les amis vous êtes très nombreux 0870 70 42 48 Débora de Dieppe ça va des beaux Oui ça va nickel Ça se passe Salut. bien à Dieppe ma chérie Carrément c'est la folie Tu vas faire quoi ah. ce soir tu sors un petit peu tu vas danser tu vas t'amuser tu vas fêter ce titre Euh, non, là je suis rentré maintenant. J'étais fait ça tout à l'heure. Maintenant, c'est fini. Ça y ah est, ouais, c'est ouais, vrai que est, ouais. on est champion du monde depuis 19h ouais. quand même. C'est vrai que euh, <rire> ça passe ça passe. Là ça rentre. Euh, nous ça fait déjà 3 ça. heures de brin, on vient <rire> sur euh, sur énergie. On, on va pousser contre. ça jusqu'à minuit, on est très bien et des beaux des beaux tu un mec là ce soir des beaux pas. Ton chéri euh, oui. oui, mais il est pas là ce soir. Ah, ah, ah bon, d'accord. Euh. Parce qu'il paraît que c'est une soirée féconde hein, ouais. Quand on est très heureux, quand on est très amoureux, il paraît que le des bleus a bébé en moins Oh ouais, un oh, bébé, bébé. Déjà, bien épilée ah, ah pardon des beaux. j'ai déjà deux enfants, ça me suffit. Ah ça suffit, oh. C'est derrière elle. Eh ben écoute tant mieux, on les embrasse d'ailleurs des beaux, tu accroches pas, j'ai de faire un cadeau ouais. et allez les bleus, ouais. on est champion oh. du monde. Yeah. Ouais. Allez allez, allez. On file à Paris, les amis oui. avec Charlène en direct des Champs-Élysées. Ça, ouais. oui, ça va Charlène. Ça va Charlène. Oui. Bonjour. Comment ça se passe Raconte-nous sur les champs d'Elysée Raconte-nous l'ambiance ouais. C'est Écoutez, on avec des supporters Vas-y, ouais. on écoute Il eh y a pas que trophée qui va ramener à la maison Il y qui va ramener Charlène à la maison ouais, On dirait des chants de l'idée sur l'énergie ah, Allo ouais, oui, oui, Qui est là Allô Et on est où là, Allô Et, on est où, là Allô Et on est qui nous champion du monde Champion du monde Champion du monde Champion du monde C'est énorme, comment tu t'appelles Alors, du monde. Ah ah Charles, comment ça se passe C'est oui. la fête, là, c est, c est la fête ouais. sur les Champs-Élysées. C'est c'est la police, il y a des fumigènes partout, les enfants sont fous, c'est euh, la police. Qu'est-ce que tu as de faire des rencontres, Charlene Ah ouais, c'est le moment propice. C'est ta grande culture là, non ah ah ah ah elle, ah elle, elle, elle est pas en raison, Charlène Charlène, Carlene, fais gaffe on n'a pas encore trouvé la chatte à DD, on aimerait pas que ce soit toi. Je ah, déconne ah, ma charlene Charlène, Charlène ah, ça se passe bien ah, Raconte moi un peu l'ambiance Il y a des beaux mecs Il euh, y, y a du monde partout Les gens sont les poids Tout le monde est hystérique, ah ouais. ça court dans tous les sens C'est ah. la police Et ça continue d'arriver ou pas Ça continue ah, d'arriver ouais. Charlène Ouais ouais ça continue d'arriver Les métros par contre c'est la folie On peut pas peu bouger Mais ouais, c'est le fable Charlène <rire> on te dans quelques minutes Tu bouges pas Elle est notre énergie ouais, reporter ouais. ce soir en direct des Champs-Élysées Mais on a Pierre Mélez qui est avec nous ah ouais. Ça, ouais. Va, ouais. ça ouais. va Pierre Ça va Pierre Ça va Marie-Christ Comment tu vas t'as la fin Je suis content de t'avoir putain piro <rire> ça va Bah écoute ça va bien hein, comme tout l'autre français Ah ouais, ouais on est <rire> champion du monde Qu'est-ce que t'en penses mon piro raconte Écoute, je pense que c'est un résultat formidable pour un match pas formidable, mais on s'en fout un peu quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que menait de 1 à la mi-temps, tu as pas le au bus c'est quand même un peu décevant. Ouais. ouais. Euh, voilà, bon, je veux dire euh, tout le monde ne peut que qu'être content du résultat après euh, au niveau du au niveau du jeu euh, c'est quoi c'était pas inoubliable mais pas qu'au niveau de la France, au niveau de toutes les équipes, tu vois, mais c'est pas vrai. la première coupe du monde qui est comme ça hein. Oui. Mais Pierron, je suis super content d'avoir un spécialiste pour moi Pierre c'est le numéro 1. Ah oui. Oui. Là, en France, c'est vraiment le numéro 1 sur les analyses qu'il livre et ouais, je l'adore, j'ai l'occasion de bosser ouais. avec lui sur Touche pas mon sport et il est Et il est, est frais en plus, il est franc et direct et il est lucide et justement Pierre, on est dans la fête là depuis le début de la soirée depuis 19h, c'est vrai que tout doucement on a envie de commencer eh bien de ah bon de autour du jeu. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses toi Qu'est-ce que tu penses de cette coupe du monde si tu avais à faire un bilan Pierre je pense que c'est souvent les équipes qui ont été en difficulté qui s'en sont sorties à la fin ouais. je pense que l'équipe de France a été plutôt en difficulté sur l'ensemble du match contre les Croates ouais. mais qu'elle a eu euh, qu'elle a eu cette efficacité euh, elle a su euh, elle a su marquer des buts au bon moment et puis je pense qu'elle a un joueur euh, exceptionnel dont pas, on n'a pas fini de parler avec Mbappé quoi. Ah ouais, ouais, c est c est point, on ne se, se rend pas compte de, du 13 ans euh, en France avec ce gamin quoi mmh. 19 ans je sais pas si vous avez vu euh, sa joie finalement assez mesurée à la fin du match ah ouais, ça... ouais. on avait l'impression que le mec il envoyait déjà un message en disant ok ouais je suis champion du monde c'est génial Ouais. Mais c'est que le début les gars, c'est le ouais, ouais, ouais. ouais, un truc de ouf. Pierre, ouais. tu as absolument raison et puis on regardait un petit peu tout à l'heure, c'est marrant parce que on parlait de, de l'âge des français, ils auront euh, tous encore entre 27 et 30 ans ouais. en 2022, la même équipe, hein, je parle des Lemar, je parle des je parle des Griezmann, des Kanté, euh, des Mbappé, des l Hernandez, Hernandez ouais. des Pavard. Euh, est-ce que tu penses qu'avec cette génération, on peut on, on peut faire du mal là euh, au monde entier là Alors, euh, oui, il faut quand même pas oublier que quatre des 5 derniers champions du monde ont été éliminés au premier tour de la Coupe du monde suivante. C'est vrai, c'est vrai. Ah, vrai. Donc, faudra, il, faudra, il, faudra, il faudra aller en, au Qatar avec beaucoup d'humilité. Ouais. mais bon, si Deschamps est encore entraîneur euh, en ce moment-là, il fait confiance pour l'humilité. Ouais, ouais, C'est vrai, tu as raison et, et, et, tu vois, là, je, je passe en revue, tiens ça va peut-être t'intéresser mon Pierrot En 2022, Hernandez, il aura 26 ans Varane, 29, ou petit 28 qui Kipembe, 26, Kanté, 31, Pogba, 29 Griezmann, 31, Mbappé, 23 Putain, il sera encore très jeune, ouais, très jeune. Tolisso, 27, Fekir, 28, Lemar, 26 Et Dembélé, 25, on a une grosse, grosse génération Et tu penses que Deschamps, il va rempiler Ou il va dire stop, là Je pense qu'il croit beaucoup en cette équipe Je pense qu'il peut encore gagner Et qu'il va continuer à vouloir gagner avec elle Ouais. Moi tu sais je, je pensais que cette équipe Moi au début j'avais dit que l'équipe de France sera éliminée En demi-finale par le Brésil Je ouais. ouais, voyais Brésil, ça. Euh, ouais. le Brésil euh, Gros comme une maison dans cette Coupe du Monde Et puis ouais. ils ont raté leur match Contre, le, contre la Belgique Surtout en termes d'efficacité ouais. Et euh, pas tellement en termes de domination et, euh, et puis bah voilà Ça a créé un boulevard euh, Pour l'équipe de France ouais. Mais je euh, Je, je, je pensais avant le Coupe mondial que cette équipe qui pouvait être dangereuse d'ores et déjà, serait encore plus dangereuse en en 2000 en 2020 et en 2022 Tiens Piroz, je vais te poser une dernière question parce qu'on va se projeter maintenant tout doucement aussi sur le championnat qui arrive, le patron du PSG c'est Neymar ou c'est Mbappé l'année prochaine c est, c est, c est, On s'en fout On s'en on, on joue avec les deux Je pense, je pense que, que c'est deux mecs qui s'apprécient ouais euh, je, je pense que si on veut voir le meilleur de Neymar de le meilleur de Mbappé au PSG comme en équipe de France faut arrêter de le mettre à droite. Ouais. Je il est très fort et il brille à droite mais je pense que c'est le poste où il est le, où il est le moins de, de, de qualité. Je pense qu'il serait bien meilleur à gauche et qu'il finira de toute façon tôt ou tard dans l'axe. Ouais. Euh, donc peut-être qu'au PSG s'il si pouvait être à gauche et puis qu'on place Neymar en, en meneur de jeu je parce que le PSG a une, une attaque qui pourrait faire peur à l'Europe. Ah ouais, c'est vrai. Après maintenant c'est ce sûr c'est que Neymar il fait peur à tout le monde depuis longtemps ouais. et que là maintenant depuis cette Coupe du monde ah euh, bah, ouais. tappait, il, ouais. il fait peur à tout le monde aussi. Ouais, bah tu as raison. Tu as raison. Bah écoute franchement Pierre merci d'être passé. Tu es un amour. Ouais, je vous laisse parce que là j'ai un peu j'ai petit set de personnes à la maison là. Bah, bah, je ah. Merci Pierre d'être passé d'un printemps et au plaisir de te faire une ouais, grosse bise très vite. Je t'aime fort mon Pierre. Ciao. Et bah Ciao. écoute tu m'invites quand tu veux dans ton émission pouric. Ah, <rire> Ciao mon Pierre, je t'aime fort. J'adore. Et non Tu amènes ce qui t'est bon. Amen. Piro qui a pris le temps en plus comme il dit il avait beaucoup de monde à ouais. la maison et c'est vraiment voilà le patron je suis content qu'il soit venu le ouais. patron des, des analyses sportives j'ai vu partout là surtout les trucs ouais, ouais, ouais, il me fait rire et puis je sais qu'il doit être parce que effectivement il est chez Canal et à ouais. Canal il analysait pas trop <rire> les droits de la Coupe du monde et il a hâte de livrer des analyses il ouais. est un passionné je ah, connais assez vite à écouter surtout ouais, pas mon sport ouais. c'est un gros passionné et je pense que là il, il a faim ouais. il a faim il a envie de parler de foot ça fait eh ça oui. fait un oui. mois <rire> ça fait un mois que le ballon est au centre de toutes les conversations et putain il a pas l'occasion de s'exprimer Pierre Menesse qui est avec nous là sur non, non c'est vrai que l'analyse qu'il a fait sur euh, sur mbappé sur ouais. euh comment dire sur le sur le joyau sur le joyau qu'il est euh, comment comment il prend la, la victoire ouais. moi ça me fait penser un petit peu à Teddy Riener quand euh, il était pro... enfin, il était champion du monde ouais, de la judo première fois. la première fois ouais. Ouais. Vois, il, il était pareil il était un peu euh, humble et tout parce qu'il savait qu'il allait remporter au moins trois quatre titres derrière ouais. toi mais là, là sauf là, est... que Teddy Riener il comptait sur lui-même et, et lui seul là c'est plus compliqué parce que c'est une équipe et tes tributaires aussi des, des 10 potes à côté regarde Ronaldo ouais. il n'en a pas soulevé une ouais, Messi il n'en a pas soulevé une et pourtant les mecs ils se sont pétris de Je pense que c'est un mec qui est formaté pour la gagne ouais, Qui voit collectif. très très loin ouais. Et ça c'est un lopin de et lui il veut la lune Oui tout à tu fait Mais bon, quand tu regardes un Cristiano Ronaldo, tu as vu tout seul, il peut quand même euh, gagner un match à lui tout seul. ouais, ouais mais une Coupe du monde, il faut souffler eh ramasser. Oui, Là, Mbappé, c'est vrai qu'il se décharge de toute pression, il est dans un grand club, il a fait une demi-finale de Ligue des Champions à 19 ans, il est champion du monde, meilleur jeune d'une compétition, il est peinard, il se dit euh, moi euh, ouais. voilà, la pression c'est derrière, maintenant qu'est-ce que je peux faire de mieux J'ai 19 barons, ouais. je suis dans l'un des plus grands clubs du monde, ouais. je joue à côté de Neymar bien et sûr. je viens d'être champion du monde. Donc il lui reste des défis, mais ça lui enlève une pression. Ça il va. a déjà euh, un peu marqué l'histoire m'étonnes. Ça en de défis, tu as vrai débat pour Deschamps. Est-ce que du coup, il va continuer Ou ouais. alors, il va arrêter Est-ce qu'il va nous faire une jacquée en mode, il est parti, tout le monde lui a dit merci, il est resté sur une note euh, assez positive où est-ce qu'il va rester parce que l'équipe ah. est jeune etc Pour il moi, est, est en contrat jusqu'en 2020 des champs donc a priori il va aller jusqu'à ouais. l'Euro et je pense que la finale il a faim il, a, euh, fin. Ça il a, a la dalle t'as ah, <rire> ouais. mis les chicots oh, ah, je peux te dire qu'il a le fort. allez les amis on se met like boys et vous déboulez 0870 42 48 mm -hmm. tout peut arriver dans son dans cette émission on a eu Pierre Menez ouais. Julien Perretta on a eu Rio Mavuba ça défile là sur énergie avec vous allez vous venez au standard 0870 42 48 <rire> avec vous sur énergie 0870 42 48 je m'appelle Émeric Bonnery, mon surnom c'est Rico d'habitude je fais le ricoche sur énergie 20h 23h avec mon équipe Sarah Sylvain yes. mais ce soir en fait la deuxième étoile qui va être brodée sur le maillot des bleus vous êtes bien dans une émission complètement spéciale et et délirante ouais, et ouais. Oh. Yeah et bien on vient d'avoir euh, Pierre hey, Ménès hey, hey, 0870 42 48 vous défilez au standard vous venez et vous nous racontez tout ça énorme Pierre Ménès j'adore l'analyse qu'il a pu euh, nous filer alors que et euh, oh eh bien là ah ouais, oh. on a un drapeau bleu blanc rouge ah qui ouais. est projeté sur l'hac de, de tribune on s'attendait à un visage comme Zidane en 98 ouais. peut-être ouais. mais là on a eu euh, voilà bleu blanc rouge l'union l'union Tu ouais, ouais. pas, pas chargé de com. Sylvain, <rire> c'est ce que tu demandé le chargé ah bah, de écoute, euh, si tu si as besoin, tu me demandes en enfin, quand tu dis qu'ils ont détaché Zidane à l'époque, c'est dire le miracle. Ouais, c'est vrai que c'est Zidane. Zizou ouais, ouais, C'était ouais. énorme oh. 10. Là tu peux Exactement. détacher personne Ils ont non, tous été énormes ouais, énorme, Chacun a fait son énorme match ouais. ouais. Loris il en a fait Mbappé ouais, C'était euh... ouais. énorme il n'y en a pas un Qui a été exceptionnel ouais, a ouais. Non mais c'est ça en ouais. fait Il n'y en avait pas On un Qui avait son charisme Il n'y en a pas un Qui nous a planté 3 buts Mais c'était franchement énorme On va prendre Mathias de la Manche Ça va Mathias Ça va Mathou Comment tu vas Ça va Mathias Ça fait la fête là un petit peu Raconte-nous Comment ça se passe dans la Manche Ah bah, oh, bon bah on a dedans, trop, trop de voix hein. Ah ouais t'as plus de voix ça y, est, ça y est ah. Ah. Déjà déjà déjà pour commencer euh, Bonjour à Aurécocho oh, Bonjour mon Mathias vous, euh, vous êtes magnifique Moi je, je suis mort de l'air à chaque fois que je vous écoute Ah <rire> merci C'est un type de pose je... Et puis euh, bon bah On est champion bon, apparemment tous les 20 ans On est champion tous les 20 ans C'est euh, ouais. magnifique Eh, rendez-vous dans 20 ans. Ouais, ouais Moi j'ai loupé ma carrière de footballeur. Euh, ah, non, euh, euh, les ligaments. Euh, les, ligaments <rire> les croisés à ouais, Non, non. non, non c'est juste la troisième mitole qui déconne. Ah, euh, comment ça va moi, ouais, franc, ah, parce que tu connais Mathias, as toujours <rire> un mec qui dit ouais euh... Ah, j'avais le contrat, j'étais signé, j'étais terre. On sort du formation, putain, Bim les croisés. Ah, les croisés. Ça, non, mais... La chambre ah, dans le euh, sac. Tu tu, tu, tu vas jamais montré que bon en fait, c'est pas assez bon. Ah non, ouais. ça, c est, c est pas j'ai ouais. pas, le pas ouais. de mammie, je C'est ça. Euh, eh, je voulais, euh, voulais juste vous dire que puis euh, la France quoi. C'est bon C'est bon C'est ce qui nous arrive. Et voilà Alors on fait oh, on fait bien bien la fête dans la manche aussi. Ah je sens je sens le, le, le son. Ouais, j'ai déjà plus trop trop de bois et euh bon. <rire> Ah ouais. tiens. une meuf ce soir. Ouais. <rire> Dors bien. Dors bien. Oh, Non je vais pas dormir tout de suite hein, ah ah euh, attends, je me dis ça. Euh Et euh, eh, je... au pire, et si vous emmerdez euh, au bord de Paris, euh, vous venez par chez moi. l'hôtel ah Grand Oh, ah euh, oui, beau, beau, pourquoi tu un ah hôtel, hôtel Ça sera chez moi ah euh, bah, écoute, euh, écoute, Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On, euh, on, va, on va se pointer, tu nous sers à bouffer là, tu nous fais des patalots <rire> hein et puis on arrive. Patalo, des patalots, Et je te ai goûté des petites boissons euh, de, chez, de par chez moi, que, heure, euh, tu, ouais. rendiras, tu <rire> Ah j'adore, Tu vas dire Il a tué un atout, je suis. Allez, oh, oh, ouais. oh, quel ouais. lourd. Hé, hey, Mathou, je te fais plein de <rire> bisous, ouais. tu raccroches pas, on cadeau. Merci ouais, pour la ouais, mine, je t'aime fort, okay. mon poulet. Merci. Bisous. Bisous, Mathou. vive la France. vive la France. Allez, allez, allez, les allez. Bleus. Ciao, Mathias. Il y aussi, de la Haute-Saône. Oh. Ça <rire> va, Dylan Salut. La Haute-Patate. Comment ça va, la Haute-Patate Eh <rire> oui, ça va, tranquille. Alors, raconte-moi, <rire> comment tu vis l'après-match, là Eh ben j'ai plus de voix et puis je plus la bière Ah mais c'est oh, normal là-bas Ça va, ça, ça c'est la bière aussi <rire> C'est normal, tu as trouvé quelqu'un pour te nettoyer Ah ben y'a ma copine à côté de moi hein. Ah, ah ça voilà, elle va menti. te une toilette de chat oui. ah, T'es où, t'es où, où t es t es... de la Haute-Saône Je suis le Bézoul Mais non oh, oui. euh, ah, oui, Est-ce que tu bois chez Peugeot, Dylan Ah non, je travaille à l'Alstom à Belfort. Ah oui, l'Alstom, ouais. C'est euh, comment, les <rire> locomotives de train. Ah ouais, l'Alstom. Que ce soit sur les voitures ou sur les, les trains. Ah oui, c'est le genre. C'est ça. Est-ce que, est -ce que vous êtes fier de Sylvain Potard à vesoul Pardon Est-ce que vous êtes fier de Sylvain Potard à Vezoul, Pardon Potard à Vezoul sans, sans, sans te mentir, je sais pas qui c'est. Ah non ah, <rire> dit qu'il était très cool hier c'est la bière ça c'est pour ça il sait <rire> pas. Tu pas. connais pas Sylvain de l'équipe euh, Dylan Comment Sylvain le tombeur tu le connais pas Non non. Non bah écoute non, ouais, euh, apparemment à Vesoul tu sais la fait les calendriers du dieu, des dieux du stade où il se met nu là. Tu sais Et apparemment il dit à tout le monde que c'est le légende ouais, à Vesoul. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, dit, hein, il dit qu'on l'appelle la légende à Vezoul. Moi je le connais pas en tout cas. Ah, ah, bah, mais c'est grand Vesoul, c'est pour ça, tu ah, attends. Il m'a dit qu'à Vesoul il y avait deux statues, le ouais. lion de Peugeot et lui. <rire> Elle Ah mec, il l'oublie, ah, il ah, euh... ça fait des mois qu'il vit sur ça, sur le fait qu'il serait une légende Furet, dans la rue patate comedy. Hein, ah, lui le ne ah. ferait ah, il nous raconte que évidemment à Vesoul, c'est tu connais Bourguignon les la charité Euh non. Oh, pas. Mais il est même pas de Vesoul, c'était de Vesoul toi, c'est sûr. Mais <rire> ouais, mais ouais, j'ai je connais personne. Hein. Ah ouais, c'est pour ça, c'est un petit jeune. Ah ouais, c'est ça, ah, ouais. ça. Tu es les colou toi. Pontarché. Ah, tu es un pontarché. Non mais je suis plus à l'école je travaille là Ah mais tu étais où à l'école Luxembourg, Montarcher Mont Ah au Luxembourg J'ai fait ah mon BEP ouais. là-bas moi BEP froid climatisation Le froid et clim il avait un problème avec la clim, il sortait sa tub, il tapait <rires> dessus <rires> Non mais t'es un ouf C'est vrai Ouais ouais hey, C'est fort et, et, et apparemment Personne te connaît là-bas au Ballyu Ah ouais c'est oh chaud C'est bien C'est pour ça ouais, C'est pas, pas, pas la non. même génération ouais. ouais, ouais, hey, Je crois non, que ça ouais, fait non. surtout un, un petit moment Que tu nous prends tous Pour des cons <rire> <rire> non, non. Raccroche pas On va te faire un cadeau mon poulet Je t'embrasse très fort mon Dylan Merci beaucoup hein. Ciao Allez bisous Dylan de la Haute-Seule On va prendre Anthony Ben vous déboulez 0800 70 42 48 On est bien avec vous euh, Sur énergie Tiens on va prendre Anthony Ça va Antoine Ouais ça va ouais Allez je On est bon Ouais Moi j'habite à côté de Fougères, dans le 35 Oh c'est bon ça, on ah adore ouais, ouais. Alors raconte-moi ce qui se passe dans le 35, là. comment vous fait bah, ça En fait, euh, là moi je fais ça un peu tout seul, ah parce ouais. je suis au taf, je suis un peu comme le gars là, qui était dans la somme, je suis sur ma moissonneuse. Ouais. Ouais. Énorme. Donc euh, du coup, euh, j'ai réussi à regarder mon, le match quand même sur le portable. Ouais. Donc oh. euh, bah, ma foi, on est un peu avec tout le monde quand même, quoi, même si on est tout seul. C'est ouais, bon ça, sûr. sur ta moissonneuse, on euh, embrasse après, tous les agriculteurs euh, ouais. Après du coup moi je vous écoute euh, bah, quand je passe toutes mes heures sur les tracteurs tout ça bah, je vous écoute ah, c'est ouais. eh. valable ça. Et autour tu euh, pas seul, seul, ah, on est ensemble. Mais on est ensemble Anthony. Très ouais. tu sais bien. On est Génial. ensemble et en plus on est champion du monde. Yeah. Ouais. Ouais. Où est-ce que je peux retrouver ton champ là Je vais t'envoyer quelqu'un là. Ah ouais. J'ai quelqu un. vais... hey, une ex bah, dans le 35, elle est pas farouche. -moi. Es ah, elle elle adore la moissonneuse la batteuse. Je te l'envoie dans le 35 mon Toto. Euh, tu vas voir, dans la moissonneuse, elle adore ça, elle adore. Hein, planfart, hein. Elle aime bien le Elle aime bien le Non mais tu vas te régaler mon Toto. Non mais on est okay. es pas tout seul, on est ensemble, on et est oui. ravis. Ouais, ouais. Et, et franchement... C'est euh, bien, c'est bien. On t'aime très fort ouais. Manto, c'est ouais, cool que tu vraiment. nous écoutes Sarah. Non, je voulais juste savoir si la moisson, Tu bonne ça ah t'intéresse oui, ah ça m'intéresse. Oui. Euh, oui. Pas terrible non, c'est ah pas ouais. terrible. Qu'est-ce que on... tu moissonnes là bah, nous, en fait euh, en fait d'habitude on base tout en mois de mois d'août nous hein, et là on est vachement en avance donc c'est ah ouais. franchement pas trop normal C'est l'orge là. là. cette saison 6, c'est l'orge. Non, non, là, c'est du blé, là. Ah, c'est le blé. <rire> <rire> <rire> eh, eh, je ne sais il essaie de passer pour un campagne. <rire> non, mais il se connaît. Arrête. Quand, quand, quand est-ce que tu moissonnes l'orge, toi, Anthony, d'habitude <rire> D'habitude, on moissonne, là, en ce moment, au 14 juillet. Ah, oui, tu vois, voilà. Ton beurre, il est bon. T'es sérieux ton le tombeur, il est bon. Ben oui, j'ai travaillé avec Xavier bah... plus tôt. Eh, tombeur, tu sais ce que t'es Mon sucre d'or. Ben, ah, merci, mon bébé. Je dis, je me dis ah ouais. mais c'est fort et du coup vous êtes vachement en avance ouais. ouais on, a oui. on a un mois d'avance là. Ouais, c'est au mois d'un mois Vous foutre sous la dent là. ça veut dire que dans un mois deux mois ça va couiner. Bah ouais, ouais ben... Au mois comme ça on va être tranquille quoi. on ouais. va pouvoir en vacances plus vite. Ah, oui. ah bon c'est ouais. bonard ouais. pour une fois euh, vous faites parler l'étien indien là enfin vas-y. les depuis tout à l'heure on a deux trois moissonneurs. Euh ils moissonnent à 22h en fait parce que depuis C'est vrai. C'est vrai parce Il faut ah, vite moins il faut vite récolter Non bah après Jusqu'à temps que ça ne rentre plus dans la machine euh, Jusqu'à 3-4 heures du matin Ouais ouais, bien sûr Pourquoi en fait vous faites pas de pause Raconte-nous, c'est intéressant c'est vrai de, Tu dis Pourquoi tu moissonnes comme ça sans faire de pause Et, et sans remettre au lendemain au point louper euh... une finale de la coupe du monde Bah parce que du coup c des, On a des laps de temps qui sont très très courts On joue avec la météo donc ouais, euh, C'est euh, pour pas des prendre la flotte genre Une fois que c'est prêt à être récolter, il faut y aller, puis, ben, on ah les ouais. petits trucs de côté quoi, finalement, ben, la petite famille, tout ça donc, ouais, euh, Parce que sinon tu peux perdre la récolte sur sur un mauvais temps, sur un intempéré, une connerie Ah, ah non, non, pas, pas du tout, hein, bah, ouais, bah, on récolte pas ouais, sous l'arrière des intérêts, après ça, ça devient catastrophique quoi. Ah ouais, putain, si tu prends, ouais. un, si tu prends une saucée, c'est un, un truc Ah bon bah, ouais, non, bah ouais, non, c'est mort, puis après... Euh, Les clients, forcément, ils viennent de vachement de bonne humeur, quand on ça, fait ouais, comme ouais. ça. J'imagine, j'imagine. Eh bien, écoute, ça, ça... Euh, Anto, on est avec toi. Jusqu'à minuit, on fête la victoire des Bleus. Oui, impeccable, moi, je vous écouter, là, jusqu'à minuit. Ah, bah, c'est génial, ça. Bravo. Et, euh, surtout, sur change rien. Euh, L'année prochaine, euh, je serai avec vous aussi. Ouais, ah, t'as euh, Tu sais qu'on revient nous 20h, 23h, du lundi au vendredi, à partir du 13 août, le lundi, on sera en pleine bourre. Ok, mon Anto Ok. Je peux faire une petite Vas-y, Anto, avec grand plaisir. Eh ben, je souhaite un bon anniversaire à ma pote Nelly, là, qui, qui, avoir, euh, qui a eu euh, 33, 35 ans aujourd'hui. Eh on l'embrasse, mais euh, ouais, Nelly d'amour. D'accord, bon très bien. Ok, on lui fait plein de bisous. Ok, mon Ciao. Okay. ciao Ciao Anto Plein de bisous les amis eh, Je suis content d'avoir eu mon, mon Anthony Combien là Anthony qui met tout de côté là pour bosser ouais. euh, C'est vrai que c'est la troisième moissonnette ouais, ouais. ouais, ouais. On vous embrasse tous là les agriculteurs qui bossent euh, Les amis on va avoir du monde là Au téléphone oh là 0870 42 48 Vous passez mais comme promis C'est une exclu énergie, c'est la dernière de Magic System wow. On est champions oh, du, du monde, monde Alors ça faisait ça D'accord les amis C'est ce que ça faisait Et maintenant Elle est spécialement pour vous, on est les seuls à la voir et vous allez l'entendre tout l'été. C'est la toute nouvelle de Magic System sur énergie on est là jusqu'à minuit, on est champion du monde. On est champion du monde 2018. Premier à l'entendre, vous allez l'entendre tout l'été énergie ah ouais. a voulu vous faire kiffer Samba oh yeah. oh yeah. oh yeah. Nous sommes champions hey, du monde Je hey, m'appelle Emmerick hey, Bonnery hey, hey. D'habitude c'est Rico Et le Rico chaud, Du lundi au vendredi De 20h à 23h On sera de retour le 13 août Mais j'ai qu'elle antenne là. On s'en ouais. est saisi ah, oui, oui. Avec Bracal, Saraje Hello C'est Braco Le Braco parce qu'on veut fêter ça avec vous Alors les amis euh, Ça y est Ça a été projeté en fait euh, Comme Zidane en 98 Souvenez-vous ouais. Sur l'arc de triomphe Alors on a eu un coq Qui est apparu avec une étoile Et puis petit à petit Ça s'est décalé Pour laisser apparaître Cette deuxième étoile ouais, ouais. Et au fur et à mesure Chacun des joueurs Sont sont passés Et à l'applaudimètre C Ouais. Qui a été le plus applaudi ouais. hein, de, de tous les joueurs français D'ailleurs il euh, y a une dépêche qui est parue Comme quoi Steven Enzonzi Euh, a dû euh, quasiment dire aux joueurs De laisser la Coupe du Monde Pour laisser euh, Kanté la toucher Parce que vous que c'est un garçon qui est timide ouais, Et pendant quelques ouais. années ouais. Aller à l'entraînement avec une trottinette Il y a oh dû, là, là, là, 3 bien. ans à Caen Qui a été champion d'Angleterre avec Leicester Puis champion d'Angleterre avec Chelsea Avant avant de remporter cette Coupe du Monde avec dingue. les Bleus c'est Kanté c'est euh, une année, un trophée C'est ouais, magnifique s'il ouais. y arrive et quand il a eu un peu de blé Pour la petite histoire Il s'est acheté une mégane d'occasion ah ouais. 2000 euros C'est incroyable euh, Pour vous dire Alors qu'il avait euh, il avait grave du blé Et c'est un garçon qui est timide est dans Très humble lectures, ouais. Et c'est magnifique ce qu'il a fait Alors beau. que euh, les joueurs Continuent de défiler Sur sur le Le coq-chante ouais, ouais. De triomphe et le, le coq chante et, et monte ah ouais. ses plumes ouais, ouais. Ils, ils ont voulu le buter le coq Les belges avec le, le coq est vivant Le coq n'a pas été gorgé non, non, Il, il est chante là. ce matin ah ouais. Et je peux vous dire que le réveil est dur il, il chante ouais, fort euh, même hein. Hein, il, il, il, il chante très fort Tiens on va essayer de retrouver Charlène sur les champs Notre énergie reporter Mais juste avant on va prendre Chloé de, de La Rochelle Ça va Chloé Ça va et vous Salut. Salut. Ça, se passe, Chloé Ça, va Ça se passe bien ma chérie oh. T'as suivi le match Tu es contente alors comment ça se passe à La Rochelle il y a des festivités là en marche des francophonies Ah bah c'est le bordel ah, ah. C'est le bordel c'est la grande fête C'est la grande fête bah, je... C'est ça, je viens de rentrer on, on a gagné, on a tout sauté dans le bord C'est énorme, c'est énorme, ah, énorme. Tôt, hein. Je vois les champs élysées qui commencent à se vider petit à petit C'est vrai qu'on a été champion du monde à 19h Et, et c'est peut-être pas la même fête qu'en 98 non, ah, bah non, puis Surtout que demain, il y a boulot quoi Donc euh, forcément, les gens euh, ils se disent Il euh, y a les derniers métros euh, C'est le va... 2 juillet, il n'y a pas boulot le c'était quoi C'était un samedi, ouais, non, je un un un samedi euh, Le dimanche, c'était férié, je crois Ah ouais Ouais ouais ouais. Mais le dimanche c'était férié. On... Non non, parce que ouais, je me rappelle le dimanche ils ont défilé pour aller au sur les Champs-Élysées, ils allaient au Grillon, au Grillon là, l'hôtel oh, oh, ouais, oh, grillon. grillon. Ouais, Grillon. C'est un insecte moi, le truc. Je moi moi je <rire> suis pas dans les palaces, désolé. Ah, Quand je l'accompagne moi. Et je vous emmerdez. Oh là là. <rire> Donc le Grillon Voilà, le crayon, elle c'était un dimanche Ils avaient tous souhaité ça, c'était un dimanche Donc là, forcément, comme demain, c'est lundi ouais. Je pense que les gens, ils veulent rentrer, tu vois ouais, C'est sûr, c'est ouais. sûr et Chloé, en tout cas, merci d'être passée de la Rochelle Et, euh, ça, et ça franchement, tu vas faire quoi ce soir-là C'est plus marre, de dodo, là Ah non, je pense me changer je suis Chez moi, je vais me changer en retard ah, ouais. Ça sent blackout out ce soir Ah ouais, c'est exceptionnel Tiens, euh, Chloé, je te, je te fais plein de bisous D'accord, ma chérie, on va te faire un petit cadeau Merci d'être passée pour nous dire ce qu'il Pas est passé Pas suffisant, c'est cool À La Rochelle, les amis, on a notre stagiaire Fanny qui est au champs de mars ah. qui a migré euh, sur les les Champs-Élysées. On va savoir euh, où est-ce qu'elle est, ou en tout cas elle est peut-être en <rire> train en chemin. En tout cas, on a deux une personne sur les Champs-Élysées, une ouais. autre au champ de mars. C'est génial. Ça excusez-moi, on a Fanny qui est au champ de mars. On va pouvoir faire tout ça ouais. Et on a Et euh, eh bien Charlène aussi Qui est énergie reporter ouais. On dirait des champs élysées On aura des personnes en Russie Qui vont nous raconter Comment ça se passe On est là jusqu'à minuit Vous faites le sacre des bleus ouais. Et vous défilez 0800 70 42 48 Alors je vous explique Là j'ai des cadeaux là J'ai à peu près trois cadeaux D'une valeur de 500 euros énorme. Je vais les filer d'ici minuit Alors venez nous dire Ce qui se passe chez vous ah ouais. Venez nous faire profiter De l'ambiance Et les 3 meilleures ambiances ouais. Remporteront un cadeau Donc vous ah, défilez en me disant où vous êtes En me mettant une ambiance de dingue 0800, 70, 42, 48 Et je vous file un cadeau d'une valeur de 500 euros On est bien ensemble, toute petite pub Et on se retrouve sur Énergie Ah, on écoute Mbappé qui yes. parle Vous pouvez imaginer C'était vraiment c'était fou On était tous joyeux et ya de quoi être champion du monde voilà 20 ans après c'est quelque chose de grand vous avez marqué un but en finale de la Coupe du monde à 19 ans c'est quand même incroyable ouais. est-ce que vous, vous réalisez ou c'est encore un peu trop tôt non bien sûr que je réalise parce que j'ai travaillé pour ça j'ai travaillé pour euh, pour arriver prêt j'ai sacrifié ma fin de saison au Paris Saint-Germain pour euh, pour arriver prêt. et bah ça m'a donné raison donc euh, bien sûr que je réalise maintenant comme j'ai dit Pour moi, peut-être pour d'autres, c'est un cas différent parce que, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui qui ont travaillé toute leur carrière pour pour arriver à cette finalité. Et moi, j'en suis qu'au début. Donc, c'est une grosse étape de passer, mais ça reste quand même qu'une étape et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Vous nous la montrez, cette médaille <rire> ouais, Elle est là. Elle est bien. Magnifique médaille de Kylian Mbappé qui est en conférence de presse. Vous allez entendre tous les joueurs qui sont en train de, de défiler vous allez pouvoir les les savoir en direct sur énergie on est là jusqu'à minuit alors des cadeaux pour vous 0800 70 42 48 qui aura la meilleure ambiance en France c'est ce qu'on va voir on est là avec toute l'équipe yes. jusqu'à minuit petite pub on revient partez Ibiza, avec la phrase énergie ici c'est energy Inscrivez-vous vite sur l'appli Energie ou web. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Energie. Energie, envoie-moi un weekend Surtout retenez l'appli. Cette phrase vous permet de partir à Ibiza. Assister à la résidence. Tu dis chez Energie, C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Energie.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 you're doing a night trips to wherever feels right drugs just on soothing you right you will just find as a real thing at each other you wanted me to go and put my hands on you just to show you I love you you know I can't jeopardize both our reputations despite what you said despite what you choose to do with yourself this summer you're acting now you know you lot to see me down stressing over something I don't know what just said 0870 48 L'appel est gratuit Yes les amis On est en direct Sur NRJ oh On est bien oh tous ensemble ça yeah Sylvain Ouais Je m'appelle Emmerick Bonnery D'habitude c'est Rico Du Rico Show C'est toujours écout eh oui, cool, Le mec a plusieurs personnalités J'étais ouais, ouais, à moitié en vacances là ouais. euh, Mais on est bien On vient de pirater l'antenne d'énergie ouais. On hein. est là jusqu'à <rire> minuit pour vous accompagner Autour de ce match exceptionnel de l'équipe de France Puisque nous sommes champions du ouais. monde ouais. Exceptionnel On a euh, l'arc de triomphe euh, qui euh, qui est de plus en plus beau Puisque ouais. la nuit tombe bien comme il faut sur Paris C'est vrai qu'il est un peu tôt, hein, il est 22h30, ça fait déjà 3h30 Qu'on fait la fête ensemble, 3h40 sur énergie Et, et c'est vrai que ça passe à une vitesse de foot ah ouais. ouais. Parce que on est bien, on est dans l'émotion On est avec vous au 0800 42 48 On fait le tour de France La meilleure ambiance remportera un énorme cadeau de 500 euros 0800 70 42 48 Sylvain t'es comment Ah bah là je suis comme un dingue là Je me dis... Euh qu'après minuit je vais faire un petit tour sur les champs prendre un petit peu la température avec euh, bon, ça. avec les, les gens euh, surtout les jeunes filles éloignez-vous les meufs voilà, attention quoi. parce qu'il n'a <rire> pas son thermomètre mais son tubomètre <rire> et croyez-moi <rire> que la nuit va être chaud ah oui on va faire la fête toute la nuit je pense ah, ça. ça va être bon ah, ouais. Sarah alors moi j'ai plusieurs sentiments je me dis que j'aimerais bien que mon fils soit footballeur parce que j'ai envie d'être proche d'un footballeur pour vivre ça et je me dis que putain j'ai loupé ma vocation à 18 ans j'aurais dû essayer de me pêcher en footballeur ah non et je rigole et tout oh, d'argent oh, Mais oh, non, mais c'est la classe, as envie de vivre ça T'sais, d'être avec eux, d'être proche d'eux Mais là, on l'est, tu vois, à travers ouais. les images, c'est top C'est top, on vibre avec eux ce soir On, on est bien avec vous aussi. Voilà. Ah ouais, 0870-4248, ah oui. <rire> Thérésa est là, de la manche Ça va teresa Oui, ça va, et vous Ça va ma oh, Thérésa Thérésa oh, Thérésa <rire> <rire> Thérésa Thérésa Je suis avec Thérésa et tous ces mecs Ah non Ah Thérésa oui Comment ça se passe là du côté de la manche T es heureuse ma poulette eh Il y a des voitures qui claxonnent Les gamins qui sont en C'est génial ah, C'est pas ta première oui. coupe du monde Euh, Raconte-nous euh, la différence avec 98, est-ce que tu l'as savour davantage, est-ce qu'elle était plus inattendue Ah oui, ouais, ouais. Là, oui, oui, on la savoure. Ah, bien, <rire> je, je sens que tu es bien 20, 20 qu'ils ont pas gagné c'est vrai, vrai. vrai, 20 pige, 20 piges. Et en 2006 on a souffert. Ouais, c'était 2006, horrible. Horrible. On, a on a juste touché oh le... la on oh, a oh, à l'italienne ouais. en Ah oui, c'est vraiment. Avec Thérèse, tu nous racontes ce que tu vas faire là dans quelques minutes, quelques heures, c'est quoi pour toi C'est la soirée, c'est plus marre. Alors non, là je vais fêter en bas Je vais aller avec mes petits, on va les fêter Et puis il y a le Milton de Saint-Lô Qui ouvert aussi Tout le monde Les gamins, tout le monde Milton Si vous voulez en profiter Ceux de la ronde, allez-y C'est ouvert, c'est gratuit On y va, on débarque prend la bagnole On débarque Thérèse, je te fais plein de bisous, à coach, on va te faire un petit cadeau. Je t'embrasse Thérèse. Merci euh, Bisous Les amis, c'est un, un truc de ouf, c'est un truc de ouf, on est euh, trop bien avec vous ouais, Sarah. Euh, c'est énorme, c'est énorme. Et là, on voit tu sais, tous les snaps avec regard la coupe du monde, s'il te plaît, ouais. les joueurs de foot de France, on se sont filmés sur Snapchat, c'est énorme. Vois, la, on la voit y de y près. On a l'impression en 98, non, avait pas avait pas ça, ça. On tu vois on tous, les pas réseaux, les tous les réseaux, tous les ces choses là et je trouve que c'est c'est pas mal tu vois ouais non mais c'est parce qu'on peut vivre la la la coupe du monde ouais. à l'intérieur des vestiaires ouais c'est ça c'est vraiment ça va avoir pas mal de ouais. d'images il y a déjà le sort de les yeux dans les bleus vous ouais. savez euh, qu'elle ouais. est cartonnée le reportage documentaire et autour de ouais. l'équipe de france il sera mardi à 21 h énorme si et c'est pas la chaîne vous démerdez et c'était pas là où il avait dit muscle ton jeu robert ouais. Euh, et oui Muscle ton Appel. jeu Robert ouais. ouais, ouais. oui, ça... J'avais kiffé cette phrase ah ouais. Je te jure Maintenant son mec Il dit Muscle ton périnée Sarah <rire> <Ça rire> Muscle <musque> <rire> ton jeu ça' <rire> C'est Il arrête pas de lui dire ah ouais. euh, Il con. a fait le <rire> J'avais pas compris oui, mais... <rire> Muscle ton jeu ah ouais. Alors, non, les mais les Vous êtes arrière. des ouf Allez ouais. 0,870,42,48 Vous déboulez On s'écoute solo Là sur énergie yes. Et on revient On est bien tous ensemble On est, est -ce champion ce du monde on est là avec vous jusqu'à minuit sur énergie venez à délirer avec nous dans le ricoche sur énergie au 0870 42 48 l'appel est gratuit yes oh les dalles on est champion oh du monde la la la la, la. Yeah, nous venons de ra rapporter la 2 coupe du monde de notre histoire on yeah. est comme des fous oh on est comme des ouf. on est super content on est surtout avec vous il y a karima au 0870 42 48 ça va karima <rire> Salut Karima Salut Karima super, super super super Vive la France On vient du monde Je veux un K Je veux un R Je veux un, ah, un R <rire> A I A M A. K. K. K. <rire> va, K. K. Et ma fille aussi, je suis avec ma fille Leïla, on, on est en vacances. Nous on est originaire de Maison Alfort en Ile-de-France. Ah, oui. Et là yes. en pleine Candre Rouge, donc euh, ça nous fait vachement vachement plaisir de passer. C'est le moment super avec vous ouais, ouais. Super, super Karima ça, as vécu comment ce match avec ta fille Raconte-moi Bah écoute, c'était super, donc avec mon mari, on a regardé, on ouais. a eu un petit peu peur à un moment donné. Ouais, euh, on euh, euh, euh, ouais. euh, voilà, au niveau de la, de, la deuxième euh, instant, ouais. bon les trois un peu plus, euh, voilà, ils étouffaient un petit peu l'équipe, mais euh, ça s'est super bien passé, voilà, on y a on y est, Ah, putain, Carima, je suis tellement content. Et comme je me retrouve en fait il y a un chat face de moi. Là, il y a des champs. Donc on s'est dit on écoutait votre votre chaîne, on, dit, ah, on va appeler. Ah, t'es où Karim, oui. raconte-moi t'es où super sympa. es T'es où T'es où, ah où là dans quel endroit Mais écoute là, je suis en fait dans une coupe, c'est vraiment gniette, c'est Perois. Ah, d'accord, petite, petite petite petite commune donc on a vu passer aucune voiture. Ah. On ah. s'est dit bon ça On va appeler, on va fêter la joie avec lui, c'est Ah oui, mais des fois tu des, des petits villages de 100 oui. habitants ah ouais. sans un mi- Ah bah oui, oui, oui, oui. elle euh... sera pas petit, si font 300 habitants, c'est déjà pas mal. Ah ah un ouais. petit clocher et voilà. Mais les champs. Ah, un petit coup de clocher, on est plus on veut du monde. Il y un champ de tournesol sans mener en face. ça un de Paris Carima, c'est bien, il faut souffler là. C'est beau les champs. Ouais, c'est génial, tu es génial. Les champs c'est c'est peinard, Ah ouais, ah ça la ah oui, liberté, ça liberté, trois boutons le Hors alle alle alle alle alle gutter Fyro Merci, super, super Bisous, Alors que le capitaine de l'équipe de France, Raphaël ah. Varane s'exprime, on l'écoute oui. Il y a une foule immense sur les champs élysées à Marseille, sur le Vieux-Port, place Belcourt à Lyon, partout en France Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir autant de soutien populaire en France C'est extraordinaire, je pense qu'il y a deux choses que je retiens moi de, de, ce, de cette Coupe du Monde C'est uh, cet esprit d'équipe, le fait de, de de chaque que chaque joueur est donné le maximum pour le groupe et puis après, c'est le, le soutien qu'on a eu en France Parce que ça, c'est le plus beau Pouvoir rendre des millions de Français voilà Là, on reçoit des vidéos euh, de partout en France De Lille, de Paris, voilà, de Lyon, Marseille C'est la folie donc euh, C'est ce qui y a de plus beau, je pense, dans le foot J'ai vécu beaucoup de, de grands moments, des émotions Mais ça, c'est unique voilà. Demain, vous allez défiler sur les Champs-Elysées Si vous aviez un mot à dire aux Français Face à la caméra, ce serait lequel ah, C'est simple, merci Merci pour, euh, pour toutes ces émotions voilà Je sais que vous êtes heureux pour nous Mais nous, voilà, on, a, on a vécu un moment incroyable Et, et vous voir euh, célébrer ça C'est ce qui est a de plus beau pour nous Merci Raphaël, ah, félicitations Raphaël Varane avec la c main C'était ah, ouais. Raphaël Varane les amis On va s'écouter complètement sonner euh, Là dans, dans un ouais. instant On va être très bien les amis On est ravis on ah, est est Pour fêter ouais. la victoire de l'équipe de France Les joueurs se présentent un à un la, la conf de presse On ouais. vous fera écouter euh, l'ensemble des joueurs Et puis on fête ça tous ensemble On est champion du, du monde Pardonnez, vous bougez pas les amis on est bien ensemble jusqu'à venu pour fêter la victoire des bleus on va faire un tour aussi au champ de mars et sur ah le ouais. champ de vos stars préférés seront tout l'été dans les plus grands festivals de france Sommers Stadium Festival à Marseille Les déferlants d'Argelès L'Ardèche à l'Una Festival Le Brief Festival Le Festival de Colmar Le Loulanéna Festival à Jouan-les-Pins Paroles et musique à Saint-Étienne Gagnez vos invitations à tout moment En écoutant Énergie oh, merci. Si je vous La radio du plus gros festival C'est Énergie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 Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram Gagnez toute la journée Votre compil Énergie Party 2018 Tous les artistes sont réunis sur 3 CD Avec Calvin Harris et Tua Lipa Dennis Lloyd, Christine Ando Queens Naestro featuring Metro Games Et le Professeur, Ritza, LSD, g et Charlie Pousse Loual, la compil Énergie Party 2018 Déjà dans les bacs Venez délirer avec nous dans le ricochot sur Énergie Au 0870 4248 L'appel est gratuit Allez, complètement sonné Ça rime bien avec la soirée de ce soir Puisqu'on est champion du monde On est en plein kiff les amis Rejoignez-nous 0870 4248 C'est qu 9, qu'est-ce qu'ils attendent Je pense qu'ils veulent matin Rompent comme un serpent Jusqu'en te un peu comme ça Complètement sonné Il faudrait qu'on le fasse mais je suis sonné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 Entouré de traîtres on est Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet Pris dans un engrenage Tout va tout vite de moi Oui Angela mmh, Non fais pas genre mmh, Angela C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent Je pense qu'il fait le matin Rampes comme ma un serpent Je suis sûr que un peu comme Satan Complètement sonné Elles voudraient qu'on le fasse mais je suis sonné Je t'aime ja, mais j'suis sonné ah, Mon bec n'en sonné Elle voudrait qu'on le fasse mais j'suis sonné Mon bec n'en sonné Elle pense au mariage mais j'suis sonné Ma ma ma ma Sonné Ma ma ma ma Sonné Ma ma ma ma Sonné Mon cœur sous-aîlé Donc ma relation est sur la zélète N'est-ce pas Elle nous porte l'œil Pourquoi tes copines veulent s'en do you think all that about me do you love me or not but sometimes I doubt about you it's in the morning I'm like a serpent I'm sure that they are a little like Satan my wife is on her neck she would like to do it but I'm on her neck my wife is on her neck she told me I'm on her neck Mais je suis sonné ah, Complètement sonné Et Pour ce mariage Mais je suis sonné Sonné Allez les amis On est en pleine soirée spéciale Équipe de France Puisqu'on fête cette deuxième étoile Ça y est qui est brodé sur le maillot Nous sommes champions du monde oh Habitude, c'est Ricochot, 20h à 23h sur Énergie, je m'appelle Aymeric Bonnerie mais là, on a pris l'antenne ouais. alors que nous étions officiellement en vacances et qu'on revient le lundi 13 août à partir de 20h et euh, eh bien on pouvait pas s'en empêcher <rire> ah parce que nous non. sommes champions du monde ouais. et vous défilez 0870 42 48 j'ai plein de cadeaux à vous filer on va s'écouter du, du bon son tous ensemble la ouais dernière de Magic System, si vous nous rejoignez Si vous êtes nombreux à quitter les les lieux de fête, ouais. Pour rentrer chez vous, vous rendre à un autre lieu, vous êtes souvent en transition, eh bien vous déboulez à l'antenne 0870 42 48 et vous avez fait le bon choix, que du kiff. Tiens, qu'est-ce qui se passe là en direct des Champs-Élysées ah, On a notre ah. énergie reporter Charlène qui est là-bas, on va prendre le <rire> pouls. Ouais. Demandi, euh, <rire> prenons le pouls de Charlène. Voit, tôt. Tôt, on est les meilleurs du monde, les meilleurs oh. des champions. C'est tout ça, il n'y a que ça qui compte à ce moment-là, il n'y a que ça qui compte. Vous sentez bien <rire> là, Ça va, ça roule ouais, ouais, ça va, ça va, on est bien, ça va. Vous là, êtes hein. où là Vous êtes sur les champs on est... oh, Non, mais on va en direction ah, des champs là. D'accord, ah, d'accord. Euh... Eh, vous avez vu ah, le match à la sauf. maison Vous avez vu le match On a vu sur la fan zone euh, au champ de Mars. D'accord, c'était bien, vous avez pu profiter, il y a pas trop de monde. Wow, c'était le feu il y avait trop de monde mais c'est pas grave. Et On... oui, est les champions, c'est ce qui compte en vrai. Est-ce oui, que tu as fais. senti une union mon oh, poulet oh, Est-ce oh, que tu as oh, senti oh, que oh, les gens étaient oh, en vrai, oh, tous ensemble oh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ouais. Je pense que c'est pas comme ça mais, oh, mais là, là toute cette ambiance c'était différent. Quelle ambiance Quelle ambiance ouais. on, est, on suit les personnes Qui migrent hein, Tout doucement Du ouais. champ de Mars Parce ouais. qu'en fait La diffusion de TF1 S'est arrêtée Et donc évidemment Il y a tout le monde Qui migre Il ouais. y a tout le monde Qui migre sur les champs élysées Pour s'amuser Faire la fête Et on a Charlène Notre énergie reporter Qui ne cesse de nous passer Des fans et, et, et la France Au fur et à mesure Charlène est, est avec un garçon Ils étaient 80 000 Fliomastique <rire> et, euh, et elle est super est heureuse Tes pètes euh, Elle s'y es filomastique euh, Ils étaient 90 000 Au champ de Mars Ouais, et ça déboule encore ouais. sur ah les champs hein. Ouais. Alors en fait on voyait un petit <rire> trou Oui, il un petit trou autour de l'Arc de Triomphe, pour ouais. ça que je vous dis que ça commence à se vider. Ah oui ouais. Et en fait, de compte, ce qui se passe, c'est comme il y a eu une diffusion euh, sur l'Arc de Triomphe des joueurs de l'équipe de France et etc mm -hmm. ils se sont agglutinés tous, ah. sont amassés ah. du côté de l'Arc de Triomphe où il y avait la projection vous vous souvenez comme Zidane en oui. 80 ouais, 80, oui, bien sûr. qui a créé ce léger trou. Et en fait, ça ne cesse d'affluer et les Champs-Élysées ne désemptent ah pas. Oui. Ah oui. Il est 22h40 et c'est la folie, la nuit va être chaude les ah amis. Oui, ouais. Et c'est pour cela qu'on vous accompagne ensemble jusqu'à euh, 23h59. Ouais. Voilà. Mettez des capottes Mettez des capottes et surtout on voit pas quand on conduit. Steven, de Cherbourg, ça va Steven tranquille toi. Comment ça va mon Steven Tu es en pleine bourre peux pas être Champion du monde, mon comment tu te sens en 19 ans, c'est la première pour toi Ah ça te coûte cher. tu te rends compte que tu as match que Kylian Tous les soirs, je rigole à mort. Et ah, ça fait vrai. trop plaisir de à la radio, eh, je vous jure T'as l'amour, bon, Steven, c'est que t'es es, que bienvenu T'es bienvenu, mon poulet et, Juste, si je peux passer un petit message -y. Il, y a, il y a un rapport à La et la vie de ma mère Je vais lui faire une grosse, grosse, grosse force à lui Parce que je l'écoute et la vie de ma mère, c'est son Ah oui, de... ouais, je moi, beaucoup, à euh, moi à La Squale ouais. Ouais. La vie de ma mère, il, il m'écoute <rire> Force à toi, à La Squale, la vie de ma mère Il nous écoute La Squale, on te kiffe T'as raison, t'as raison, mon Steven Hey Steven Euh, tu, tu, tu imagines que Mbappé, là le même âge que toi oh, C'est ouf Ouais, je sais, je sais C'est un ça truc fait quoi de ouf, et il est déjà champion du monde Qu'est-ce <rire> que t'en penses, ah, toi Toi, t'as le même âge, la même génération, ça te fait quoi ouais. et bah, Ça fait bizarre et... Ouais. Et voilà, Je suis content pour lui, mais ouais Ouais, mais c'est fort Non, mais, <rire> fort. Non, mais Steven, énorme, il est champion ça. du monde aussi, à sa manière Mais bien sûr, oui. il est oui. champ... oui. eh, champion, plein de trucs, Steven Steven, ce soir, ça être champion du monde Je peux te dire, Steven, toi, je te sens que tu démarres très bien la soirée sur les pattes arrière J'ai l'impression que ça va bien finir pour toi, Steven Inquiète, inquiète. Il va y avoir de la chair, il va y avoir de la de <rire> On est bien parti Steven, je t'ai fait plein de voilà. bisous, tu raccroches pas mon poulet On t'aime fort <rire> Bisous mon bisous. Steven, <rire> tiens on va avec moi Mais Med, hein, ah, oh, euh, de, de Ça va moi Med Salut, Salut Mo. va. Va, Momo Comment tu vas, tu es en pleine bourre là, tu la forme Ah bah, la forme là, j'ai plus de voix, non. Ah, ah, ouais, hey, c'est normal hein, tu sais, on est tous là, on Oh ouais. non, on a fait la fête. Ah, ouais, ouais, ouais. on a fait la fête, on est bien. Qu'est-ce c'est quoi ton programme là euh, pour toi, moi euh, mon programme bah, rien, bah, euh, ça y est là, c'est planqué, tu rentres. Bah ouais, ah, c'est bon, oui. oui. peut-être aussi bah, le, le, le moment heures, de se planquer hein. là, les 23h, la fête ça fait déjà 4 heures de fête hein. Ah, oui. Non mais c'est clair, tu l'as bien vécu ça Mohamed. Est-ce que c'était à la ce que c'était à la hauteur de tes espérances l'événement Franchement, moi je, moi je me disais que toutes les personnes qui allaient les gagner, tu vois ouais, et, ouais. Euh, bah, oui. ouais, Tu pensais que ça allait être autant le feu ou est-ce que tu trouves que c'est encore plus fort que ce que tu pensais Parce que nous on avait des non, repères non, par rapport à 98, ouais. mais toi Franchement, bah, moi j'ai n'ai pas vécu euh, 98 et là euh, j'ai vu... Euh, Ouais, il, il est ému, il, il a kiffé, ouais, ouais. kiffé. C'est vrai, as kiffé Momo, je ah comprends ouais. Bravo. Momo, tu raccroches pas, on te fait un cadeau Merci d'être passé dans le ricocho au Momo de flé yeah ah il, il avait le fleur d'ailleurs Ah ouais merci. ouais, merci Toi tu vas prendre un bourg pif <rire> <rire> Bisous Momo, Bisous, <rire> Momo je t'aime fort salut, salut, Ciao, ciao Momo, merci, Bisous. je t'aime très fort Momo eh, Très content, Nicolas Debray 0870 42 48 ouais. euh, Ça va mon Nico, j'essaye de te mettre à l'antenne j'arrive pas Ça va, mon, ça va bip mon Nico Bip, bip, bip, bip, bip Ouais, ouais c est c est vrai vrai. ça bip va super avec vous Ça va, mon Nico <rire> <rire> Ouais T'es <rire> en pleine bourre, Nico de Brest. Oh là là <rire> hey, Il est super bien accompagné. Est-ce ah ouais. que t'es content de la victoire des Bleus, là Raconte-moi ce que tu fais, où tu vis et qu'est-ce que tu fais, mon Nico Oh, oh bah voilà Et bah voilà Ils nous raccrochent ah, au pif C'est quoi ça Ça fait bip hey, Toi tu as vraiment du pif C'est ce qu'il fallait faire Vous bougez pas On va vous retrouver Il y a encore des joueurs d'équipe de France Qui ouais. vont s'exprimer ouais. dans un instant Vous n'allez rien louper Leave up On se lâche les amis Sur énergie On est là je camélie Allez hop On est bien tous ensemble Je vous aime On est champions One shot one truth no fears one flag all oh yeah we've been waiting for this all oh yeah we all at, we about right les amis écoutez Lucas Hernandez allez hop c'est parti <rire> qu'est ce que vous ressentez tous les deux c'est une joie euh, avec Griezmann voilà. je pense que je pense qu'on réalise pas encore euh, tout ce qu'on vient de faire euh, on attend qu'un truc c'est d'arriver à Paris et fêter ça avec tous nos gens qui que je pense que ils seront là-bas <rire> Antoine est-ce que vous vous <rire> Non, ouais c'est -ce euh, que vous, vous réalisez euh, non je crois pas qu'on qu réalise encore allez, euh, allez, on trois, allez, hop, allez, on voilà on trois. est on est très heureux là je vois les quelques images on voilà on va réaliser je pense qu'on va arriver en france c est euh, c'est un bon petit bordel et, euh, et on va profiter avec tous les français vous avez hâte de descendre euh, les, les champs-lysées demain ouais on a hâte Euh, et, euh, et voilà, je crois que je vais être le premier à acheter le maillot avec la deuxième étoile. Et moi je ouais, serai si le deuxième à l'acheter, ouais. Vous allez faire la fête pendant combien de jours Vous allez pas dormir pendant combien de jours là Ah là, en plus le coach en club, il m'a donné jusqu'au 6 mais euh, je pense 6 août Ouais, je vais je vais gratter je crois une, une semaine en plus ouais, bah, <rire> petit, champion, je gratte aussi. <rire> allez, profitez bien. Merci Merci. merci. Ah ouais, Lucas Hernandez et Griezmann qui jouent à l'Atletico tous ouais. les deux. Euh, les amis et, et franchement c'est complètement ouf. On va vous donner un petit peu euh, le programme des bleus de demain. Ah. Euh, gros programme pour eux, je qui il, il y a un passage là euh ouais. eh bien sur sur les Champs-Élysées et euh oh qui sera prévu et il y aura aussi une visite à l'Elysée avec ah ouais. euh, Macron. Eh ouais. On va vous euh, vous dire un petit peu le programme là. Dans une seconde, il y a un gros programme demain, un gros protocole pour eux et mmh. voilà à la rencontre de de leurs supporters, là, ça va être immense et ça va être énorme. Vous bougez pas, vous venez 0870 42 48 Je vous file le programme des bleus et puis on continue les courses de presse yeah et vous euh, on fait la fête jusqu'au bout de la nuit Sylvain. Il y a un cadeau aussi à faut pas oublier pour le ah oui, pour l'équipe euh, bah oui La ville où il euh, y a plus de de, de bruit, Et là on prend euh, un cadeau. D'accord. C'est ça non euh, vous êtes animateur Non mais je te rappelle. que vous êtes animateur mais je sais qu'au bout de le... 4 heures d'émission tu es un peu fatigué. Ouais. Donc je te te rappelle un petit peu est-ce que vous êtes animateur Non, non du tout. <rire> eh ben, je suis co-animateur. Que, que la France en préserve. <rire> Allez, one kiss, on qui s'en revient. Merci Sylvain. Il y a des cadeaux effectivement. On vous aime. On est au cœur d'une soirée spéciale autour de l'équipe de France Qui fête sa deuxième victoire Au championnat du monde Deux coupes du monde, deux étoiles Frappées sur le sur la poitrine Sur le ouais. nouveau maillot d'équipe de France Qui sera disponible demain, je vais vous donner le programme des bleus Nous sommes champions du monde ouais, oh ouais, ouais, ouais, ouais, Très heureux de vous avoir avec Vous, ouais, vous défilez 0800 ouais, ouais, 42 48 Vous nous foutez le feu au standard, on ah, nous ouais. file des cadeaux. J'ai euh, des GoPro, ah, j'ai des PlayStation, des iPods, ah ouais. des Google Home. J'ai des cadeaux pour Énorme. vous par centaines. Vous venez vous débrouler. Ah, okay. Les amis, je vous file le programme de l'équipe de France demain. Allez, ah oui. cette parti. Demain, ce qui est prévu pour l'équipe de France, effectivement, c'est gros programme. qu'ils vont euh, fêter cela euh, dès leur arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à mm -hmm. 15h55. Heure ouais. locale Ils seront là, heure locale. Hein, heure, heure locu. Ah oui. <rire> Puisqu'il y a un Ils vont passer euh, la nuit à Moscou. C'est voilà, ce qui est prévu. et doivent atterrir à l'aéroport la, euh, Charles-de-Gaulle à 15h55. Ils rejoindront ensuite l'avenue Des Champs-Elysées à Paris Le défilé sur euh, la célèbre avenue D'où ensuite se dérouler de 17h30 à 18h30 ah ouais. dans un bus à euh, impérial. Voilà, donc la arche de triomphe, donc les mecs qui veulent pioncer jusqu'à demain, vous êtes morts. J'ai voyé les petits les petits courageux. Vous voulez euh, passer la nuit là ouais. sur, sur le ah stade. Ouais, mort. Ça va être compliqué. C'est rap... <rire> rapé, rappé dans la foulée les joueurs, ainsi que leur famille seront reçus au palais présidentiel wow. par Emmanuel oh. Macron. Demain, euh, c'est la gueultenade <rire> royale impériale sent... ouais. et euh, Sylvain tu as pris... tu vas aller sur le champ. Ah ouais, je vais faire un petit tour sur les champs voir euh... bah ouais, j'aime bien les voir défiler sur euh sur le bus là comme ça elle euh, est les applaudir surtout parce que voilà ouais. ouais, c'est comme c'est énorme ce qu'ils ont fait c'est énorme c'est voilà c'est un moment de l'histoire euh, à l'impo oublir quoi <rire> ouais, ouais, oh, voilà ça. et moi j'aime bien le voir en live ça. Ouais t'aimes bien ça Ouais que de voir la télé comme ça Comme un connard Ouais tu vas surtout ouvrir ta bouche Au cas où il lance des petits fours Ou des trucs Tu vas être comme derrière le car bien. Apparemment il y a bien. une caravane derrière en plus C'est bien parce que tu sais Qu'il y aura 3 millions Donc il y, y a 67 millions de connards <rire> donc, euh, non, non, euh, dit. Non, non mais comme un connard C'est dire euh, Non mais moi je me traite de connard <rire> Voilà je prends mon petit scooter Mon petit 50 Là je vais faire un petit tour euh, Sur les Champs-Élysées ouais, voilà. ouais. le Tour de Zagazon Ouais exactement ouais. Et voilà je vais les applaudir Ouais, bien, ah, ouais. Il faut être, être patriote dans la vie et Je vais te dire, c'est lucide de ta part De savoir que tu es un connard ouais. ça, ça, non, mais Oui, je suis un vrai connard Et si je peux aller sur les champs élysées Enfin, euh, si je peux aller après à l'Elysée euh, Gultonnet, ouais, Macron, euh, ça le plus dur C'est vrai qu'un jour Emmanuel Macron <rire> s'est venu vers toi ouais. Il est venu vers toi ouais, ouais, C'est ouais. surtout Macron. Brigitte qui est venue vers moi Raconte-moi ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron le Président Ouais, en fait c'était Je sais plus, c'était une pour une association Ouais. Avec les calendriers du stade Puisque Sylvain était géré des dieux du stade Connu hein, parce qu'il posait nu voilà. Roselyne Bachelot dit de lui que c'était un éléphant C'est ça Et donc en fait euh, du... il était en pleine campagne euh, électorale ouais. et, euh... et toi tu foutais quoi là-bas Bah parce que voilà une... Il y a des petits fours <rire> Bah oui mais ça il petits fours et tout C'est sympa donc, euh... pour l'association <rire> que, oh, que tu défendais je pense fout, euh... ah, Ardemment ah, ouais, T'as été payé surtout pour le faire et donc, en fait, il y avait Brigitte avec euh, avec Emmanuel Ouais, d'accord Et euh, Brigitte oui. euh, m'a gentiment fait la bise D'accord Et lui, en fait, il est venu ah, vers Brigitte moi as la bise Ouais, ouais, il m'a fait la bise euh... C'est pas vrai, Brigitte, ouais. Brigitte, Macron ouais. T'as fait la bise, t'as vu la bise, la vraie Ouais, ouais, la brise La, la, la brise non. Non, Oh, putain, la brise, la bise Emmanuel est venu vers moi, il m'a dit euh, Je vous sers la même, mais je vous aime pas Mais non, mais non Macron, Macron De président Et je dis, Armand, pourquoi Très bien. Tu, que... nous diras ouais. tu nous diras pourquoi Manu Macron t'a dit euh, ouais. qu'il ne t'aimait pas. On next to me, imagine dragons. Oui, parce que à côté de moi, j'ai un dragon. Oui, oui, oui. On peut du feu de temps en temps. Je vous expliquerai comment et par quels oh. quel moyen Il nous racontera ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, et bien à notre tombeur. Voilà. Parce qu'il s'est adressé à lui. Monsieur le Président a dénié d'adresser la parole. C'est ah ouais, ouf. Enfin, le, le futur Président, ah c'était encore. Là, c'est là que je me dis qu'il parle vraiment à tout le monde. <rire> là, je me dis qu'effectivement, il fait aucune différence. Allez, next to me, on est là jusqu'à minuit. en fait le Sacre des Bleus. 0800 70 42 48. Vous le rejoignez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 minuit, on vous accompagne, on est au cœur d'une soirée exceptionnelle, puisqu'on a pris l'antenne à 19h, voilà 4h que nous sommes en direct pour fêter le Sacre des Bleus vous êtes peut-être en transition, vous partez peut-être ailleurs, mais nous, on fait la fête je m'appelle Emric Bonnerie, d'habitude c'est le ricochot de 20h à 23h, mais là nous fêtons la victoire avec Sarah et Sylvain car nous sommes champions des mondes On fait la fête avec vous quatre coins de la France, on prend le pouls, dès qu'il y a une réaction des joueurs, on se connecte ouais. Ouais, ouais. Euh, avec euh, la salle de presse 0870 42 48 vous déboulez, il y a Pierre de Saint-Chamin comment il va piro Salut, ouais, Salut le piro oh, On est champions On oh, oh, oh, est champions On est champions T'es content mon bureau On est, est, est champions Raconte-moi ah, un petit peu l'effervescence à Saint-Sama C'est un peu triste à saint Qu'est-ce qu'il se passe à saint Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il se passe C'est Rideau On a fermé la boutique Saint-Sama, c'est une petite ville On se régale, avec nous mon poulot C'est pour ça qu'on est là aussi pour que Pour vous faire sentir à toutes et à tous l'ambiance, oui. comment ça se passe un petit peu aux quatre de la France, ok mon Pierrot C'est ça, 20 ans qu'on attendait cette coupe ah ouais, on oui. oui. eu. 20 ans T'imagines les Croates, oh. ça fait 200 ans qu'ils attendent, <rire> ouais. ils n'ont toujours pas eu <rire> les pauvres, les pauvres, ah ouais. on les embrasse très fort du monde, ah oui. nos amis croates, petit pays de 4 millions de personnes ouais c'est ça ah, ils s'y sont filés ouais Ah, c'est une grande nation du foot faut pas l'oublier qu'est-ce qu'ils ont fait raconte-moi, est que c'est une grande nation du foot Bah 98, ils ont fait une demi-finale d'accord, ouais, et après parce que c'est une grande nation. <rire> bah oui, très ils... grande. À l'Euro, à l'Euro, ils ont euh, ils ont fait à... ils ont fait Ils ont fait une demi ou une finale, Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait Raconte-moi qui Donne-moi deux joueurs de l'équipe de France Allez on écoute Je veux deux noms Je veux deux noms euh, C'est une grande nation Je veux deux Comment ils s'appellent Hitch Hitch Ouais ouais oui mais c'est vas-y vas, -y, vas -y. Mjokic. Mjokic. Non il a pas Mio ça c'est des croquettes pour les chats Vas-y vas-y qui euh, euh comment il s'appelle Pierre euh Kitch Pier... euh, Dietrich Non non non il y, y a pas il y a pas il pas pourtant euh, Pierre te siffe depuis avant Ah moment, ouais. comment comment il, euh, il s'appelle euh, Ibrahim Ivovic Non non il <rire> Alors tu vois tu vois Figuero il a fait le connaisseur il a pris le seul nom en H qu'il connaissait Le <rire> Gnocchi Gnocchi Gnocchi Mais c'est qui ça Gnocchi <rire> Mais c'est quoi Gnocchi Pierrot aide moi Pierrot bordel Movic <rire> Movic Mo Voilà ouais. Mo C'est pas Movic C'est Modric <rire> oh, putain, oh putain Oh putain Pierrot Oh mon dieu eh, c'est son frère Eh les deux là Les frangins euh... Les jumeaux là Ils étaient euh... en euh... pleine force ce soir Eh Pierrot et Popo là Les deux c'est les jumeaux Non mais bon bref comme une grande euh, du foot et eh, Pierre Dis à ton frangin D'arrêter de se réutiliser S'il te plaît J'en peux plus et euh... eh, franchement Halte moi wow. ouais, Je m'en fous moi T'en fous Alors, là, on pas mais... Chaque là, fois que mais... tu parles connaisseurs Je te poserai une question pointe Je connais pas deux joueurs Mais il me dit que c'est une grande nation Là qui sait que ça fait une demi-finale Parce que Turam il a mis deux buts Pas plus hein parce que Avant la Croatie C'était quoi le match quel... C'était euh... ah, en 88 En 88 ouais. euh, voilà. ouais, li... ah, Oui France-Italie ouais. Suarez hein ouais, Le quart de finale C'était France-Italie ah ouais, Et avant et avant c'était France, euh... mais je sais plus, tu crois quoi oh, crois Alors le en 2018 tableau. on a affronté qui comme équipe Vas-y ah, on repart Mais je sais pas, en 2018 non, Mais là cette année on vient d'échanger Ah en 2008 on a commencé par euh, le Pérou D'accord, enfin, non c'était enfin, ouais, enfin, pas le Pérou non. mais très bien Ouais enfin on a fait le Pérou, ouais. on a fait, euh, Danemark. On a fait le, le, le Danemark Ouais très bien euh, Belgique Ouais très non mais en poule Ah en poule, donc Danemark, Pérou Australie Très bien, on a les trois Voilà 8 Huitième Huitième, on a fait Argentine Très bien Après, la sortie des les Uruguayens Très bien On a sorti les Belges Ouais On a sorti... Euh... Ben, après, c'est la finale, forcément ouais. Donc Et on a, on a sorti sorti les, sorti... les croix <rire> Bravo ouais, ouais. Ouais, ouais Tu crois quoi, toi ouais exceptionnel exceptionnel Sylvain vraiment le monsieur fou Germenès qui est venu tout à l'heure tremble ouais, il dit de lui que c'est la relève ne peut trembler d'ailleurs le Imagine. Mbappé des consultants allez ah, les amis bougez pas euh, tu bouges pas mon piron va rester avec toi il y a Damien de Toulouse qui va débarquer il y a Patrick de Bordeaux il y a Nicolas de Brest Claude ah. de Le Mans et euh, on a euh, un quelqu'un qu'on wow. aime très fort mais non ouais vous allez voir qui, une star? Euh, qui est du euh, qui a dévoilé on me dit alors il y a écrit au standard son émission c'était le club Dorothée. ah ouais on t'en veut dire enfin petit tant et et on a oh on a euh... oh. oh. jacky ah je suis choqué ouais. allez faites vos jeux en tout cas je l'adore un mmh. amazing Risons verato ed ho provato Tu m'attendo J'attends ton retour Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao ciao ciao toujours que tu reviennes Oh, oh mon Continue sans toi Va vouloir oh, jo jo jo les mis contre oh, bella, je t'envoie mes bœufs là où je suis. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella ciao, ciao, Ciao, Ciao Quand tous les efforts, tous les écrits N'ont plus de sens, non plus de prix J'ai crié ma peine, mon point sur les murs oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao Crier que je t'aime, briser mon armure L'âme qui pleure, mais le cœur dure La la la la, la. on est là jusqu'à minuit on fait le titre de l'équipe de France il ne reste plus que 50 minutes ensemble profitons-en. Profitons-en, <rire> profitons-en. Tout uh, va bien. les amis. On en. OK comme vous. Vous venez 0870 42 48. Marquons ce jour, marquons cet événement ouais. d'un passage ouais. sur énergie. Régalez-vous. On va prendre Pierre, Damien, Patrick, Nicolas, Claude. Je suis avec Sylvain et Sarah. Marc de l'Emrique Bonnerie, Ourico comme vous préférez. On est là du lundi au vendredi, 20h 23h, le Rico Show mais là on a subtilisé l'antenne d'énergie <rire> parce que nous sommes champions du monde. monde. Ça. Ah comment ça va le monde ah, oui, bien, oui, bien, oui. Bien. Non non va, non. Bien, non. Bien, comment ça se passe ah, à Toulouse. Papa, ah, Toulouse place non. du Capitole. Ça va Damien Comment ça se passe ça à Toulouse bien avec vous Rico Écoute, En pleine forme, en pleine bourre, je suis tellement content Tellement content de t'avoir nous Damien Ça se passe allez, bien. bien Franchement je suis super Ah ouais Raconte-moi ah comment t'as vécu, vécu, vécu le match toi Comment t'as vécu le match Comment t'as vécu le match Je n'ai rien vu parce que je suis à Ouais mais, euh, allez, là, En tout cas, j'ai bien vécu euh, Franchement je... Tu peux pas quand même. Ah, j'imagine. Ah, ouais. J'imagine. J'imagine hey, ta... c'est ta meuf à côté Damien il y a ma famille, y a la foule. y a tout le ah, hey, franchement c'est beau. Damien, Damien de Toulouse, à qui on va offrir un cadeau Tiens, bam, ça tombe. Allez, bouge pas mon Damien, va ouais. te faire un beau cadeau. Ah, ouais. Tu bouges pas, j'ai de fil un cadeau. Euh, Patrick ouais. là. Ça, ça, là, Patrick de Bordeaux, ça est patoche. Salut, patoche. Salut oh, oh, oh, oh, les... Ah ouais. Comment ça se passe à Bordeaux Ouais, nickel Franchement, le feu à Bordeaux C'est fou ah Moi je voulais faire voir ça à mes filles Parce que moi j'ai connu ça en 98 ah ouais. C'est l'année où j'ai rencontré ma femme Donc euh, Pff, oh putain, voilà, ouais. pour les bâtons qu'on se connait On, a, on était content de voir comment euh, qu'on était du coup en finale encore euh, imagine ton couple il a euh, tenu euh, sur deux coupes du monde et de du monde on a eu un beau cadeau franchement oh, putain, je peux pas avoir un peu beau cadeau que, que ça que la France a gagné euh, ah, enfants, enfants mieux en plus eh, eh, eh, oui. magnifique. Eh, mais ouais, voilà c'est ça et mes filles là ce soir ils en ont on a, ils en avaient aussi. plein, les yeux. Ah, Patrick, a, plein euh, les yeux Je te sens heureux mon Patrick ça me fait trop plaisir mais grave je suis content et je lui fait voir que du coup que les gens sont tous solidaires Ouais c'est énorme Hé Patrick Tu sais quoi Tu restes avec nous J'en vois A Will Survive Écoute va Bim ça part Ça part On y On l'écoute On l'écoute A Will Survive Tout le monde chante Tout le monde se lève En voiture En bagnole Ça t'a le On y On est content d'être champion du monde. Ah, ah d'être avec bien. vous 0870 42 48. T as ah. savouré Patrick Est-ce que tu as savouré mon Patrick de Bordeaux Un petit patache. Ah ça. oui. Ça t'a fait du bien, ça t'a rappelé des souvenirs, ça t'a mis ouais. dedans. Ça y est, c'est aujourd'hui, on y est, c'est le ouais, mec. Ouais, on va pouvoir rajouter une deuxième étoile. C'est c'est moi. veux trop le maillot. Ah, mais ouais, grave. mais ça va être en rupture de stock, je suis là bruti J'ai le maillot 98 mais j'ai acheté le <rire> maillot 2018. Ah ouais, non mais tu sais voilà, Collector. moi je suis je l'idiot qui va l'acheter. Bah oui, mais voilà. il faut l'acheter. Moi je vais sais. Ouais, ouais. sais mais bon. de l'argent c'est vrai, on va donner l'argent à une multinationale. Mais c'est collecteur, à vos enfants vous les offrirez, ton mari t'a bien beau le crâne. C'est son discours ça. Le beau on partir en vacances. Et le les collecteurs <rire> t'emmerdes pas les collecteurs oh putain c'est vrai ça j'ai entendu parler tout à l'heure c'est vrai il n'y aura pas de vacances putain, dire là <rire> il le faut quoi ah ouais, ouais, ouais. mais par contre j'avais une question ouais. que je voulais poser depuis tout à l'heure c'est euh, là on a deux étoiles mais ouais. quel est le pays qui a le plus d'étoiles Le, le Brésil C'est le Brésil, le Brésil 5 étoiles quoi le Brésil. Ah, Ils en ont 5 enfin, Ou le Brésil non. Ou l'Allemagne Je sais plus Non l'Allemagne Ils en ont 4 là, Ils en ont 4 ah, On va regarder Ils en ont 4 oh, ah, ouais. ah tu vois ouais. ah. Là, Rico. Petite question technique Petite question technique Toi le spécialiste ah, ouais, J'ai répondu J'ai répondu. <rire> <J 'ai rire> répondu Je chère T'as pas besoin Vous avez 3 heures or que le gars Ne sait pas Et après des références Ouais c'est ça Patoche Je fais des bisous Bisous mon Patoche Salut Ok Bonjour tout le monde alors Tiens, pato, donc... merci. Merci Patrick. Merci d'être passé. Je suis content pour tes filles. Ouais. Tu vas prendre Nico de bras. Comment il va mon Nico <rire> Salut Nico On ouais, ouais, est c'est la folie après. C'est ah, ça, ça va mon Nico Ça va mon Nico Comment tu te sens Comment tu es là Je suis je suis je suis. On les champions du monde. Euh, un coup cool, bon. de coup, du doigt. On a tout pris. Tu es content Comment comment tu t'appelles ma chérie Virginie Virginie tu quel âge Virginie Tu as 36 ans, 50 ans. On dirait tu as 12 ans Virginie. Bien oui, sûr. J'ai quoi la coupe du monde t'as rajeuni Virginie. Oui. Oui. Ah. Virginie, je dirais même que la coupe du monde t'a donné une virginité. Je vais t'en redonner. Franchement Nico, je suis et Virginie, je suis tellement contente ouais. de vous ouais. avoir. Ça va, ça se passe bien ouais. du côté Allez, de Brest aussi. On fait la choule là-bas. Ouais. Ça se passe bien. Bon, eh, vous savez quoi Nicolas, j'ai aimé l'ambiance avec Virginie Je vais ouais. vous faire un ah. cadeau d'une valeur de 500 euros Ah, oh. Oh. voilà Je vous dis, c'est comme ça, ça tombe Du côté de wow. Brest, Nicolas ouais. et Virginie ont appelé Ils m'ont fait kiffer, j'ai senti quelque chose dans, dans la voix Ouais, ouais ils c est c est bien, j'aime ai bien J'ai senti, il y a un truc chez Virginie ouais. Ils sont y a solaires Ouais, il y a une espèce de Doremi Fassol, la Cido Ouais, ouais Cido bien, Ouais, il <rire> euh, ouais, y, y, y, y a quelque chose La Quand... Je t'en prie ma Virginie, je t'aime fort. Vous accrochez pas hein parce que si vous raccrochez, il y a plus de cadeau C'est con. Hein. Oh putain les gars, vous parlez à pas lâcher. les gars, je vous jure pendant une heure, je les laisse à côté. Je rigole. Allez, non, non, non, non. Alors, tu me les prends, je vous embrasse Nico et Virginie, je t'aime fort. Vous me les prenez tout de suite là, Virginie, c'est cadeau. Bam, ça tombe. cadeau à 500 balles, j'ai choisi. J'ai le panique et garni. C'est bon. 0870 42 48. Vous déboulez, il y aura Marie de Vichy, il y aura Claude de Lemont, ouais. Jérémy de la Corré, surmentul brief, je suis Ah oui. Qu Est-ce qu'il y a encore des appartu les brives Euh, Corèse Corèse, il y a, euh, Corrèze, Corrèze, y a de la Digo de la Digos et Tu connais la Ligo l l Non, entre La Digos Une ville. Ah, le, une ville. À part Brive et il y a quoi encore Euh Corrèze, Corrèze. Euh... Moi, je connais plutôt l'Aveyron moi. Ouais, ça se sent. <rire> ah. Le gars est très bon, je sais pas la cause, il me parle de l'Aveyron. Rodez Rodez Ouais, Rodez voilà. Alors, ouais. allez, petite pub on revient les amis où vous j'ai parlé bien sur énergie on est là jusqu'à minuit et derrière on écoute la toute nouvelle de Magic System on est la seule radio à la voir. Et vous allez l'entendre tout l'été, vous bougez pas petite pub on revient. Partir à Ibiza, voir Kaigo en Avec la phrase énergie. Ici, c'est Energy. Pour jouer, inscrivez vos bits sur l'appli Energy ou depuis Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase énergie. Énergie, envoie-moi un weekend à Ibiza. Yeah. Surtout retenez l'appli. Cette phrase vous permet de partir à Ibiza, Assister à la résidence du DJ Energy Kaigo. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase énergie.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 it only hey hey you're with sir hey. Hey. make it nice under my name no don't me you know see under me room you be you want go see the long gone where you run go oh you twist so m'appelle Rico ou Émeric Bonnery comme vous préférez. On est là du lundi au ah. vendredi, c'est un vrai bonheur ah. de 20h à 23h mais aujourd'hui on a piraté l'antenne d'énergie ouais. parce que nous sommes champions du, du monde. Allez allez allez allez allez allez. C'est 870 42 48, on fera parler l'ensemble des joueurs là qui arrivent en conférence de presse énergie on est bien ensemble j'ai des cadeaux pour vous et on est avec euh, nicolas de brez qu'on a déjà pris 0870 42 48 maintenant c'est marie de vichy comment va marie il faut de la pastille de vichy hein, je te ah le oui. là, on ah s'est ouais. cramé ce soir je te jure marie es contente ma chérie ah ouais ans, contente, je suis super contente j'étais euh, moi je travaille et euh, j'avais les téléphones en cuisine et on regardait le match, à chaque fois qu'il y avait un match, on hurlait dans les cuisines c'était juste énorme. génial il y a eu des coups de couteau ou pas il y a eu des coups de couteau ouais, non, bah, ah, non. non. non ça va. Nabila n'était pas là non. <rire> je rigole c'est gratuit depuis là je suis rentrée chez moi là je viens d'arriver, j'étais en voiture et franchement je vous écoutais C'est juste un bonheur trop Marie, Marie, Marie ouais. tu t'éclates là euh, toi tu as du né oh, ouais. en 2000 ou en 99 toi En 2000 Putain, ah, ouais. hey, hey, ça y est ça y est les 2000 en 18 ans ouais, c'est oui, ça, oh. ça y est, est fort hein est Oh est, est, tu peux les pêcher Sylvain c'est bon, c est c est bon. bon. Bah, ouais. les 2000 <rire> <rire> est ce que Sylvain te plaît Marie Non pas vraiment j'ai un copain en plus il est sur les champs de là Ah il est sur il les est champs en ah, oui. Il est en 2000 aussi Ah putain Il est né en 2006 Ah en il 2000 est... non. Non, non Imagine <rire> 2000. La cougar En 2000 ouais, bon. On <rire> a deux jours d'écart Mon à 12 ans Ah c'est vrai il a deux jours... Ah oui putain ouais. C'est vrai Mais t'es né quel jour toi Marie Le 18 février Ah putain j'ai croisé ah, ouais. tout à l'heure Elle était qu'une gonzesse sur les champs 2 deux, deux. Oh ouais, ah oui, c'est celui qui était avec une gonzesse C'est pas, euh, comment elle s'appelle, Charlène, la petite Charlène ah Oui, la petite Charlène, elle était ouais, avec ça, ah ça. Ah ah ouais. Il oui. oh, la... faut fêter, il faut fêter ah la oui, Coupe oui. du Monde Marie, hein. Marie, euh, joyeuse fête Oui, ouais, désolé, régale-toi, bonne soirée Ma mère dit beaucoup Je rigole, Marie, t'inquiète pas, hein. on l'a pas non. croisé, ouais. mon chéri, c'est une vanne Marie, Marie, franchement, tu vas faire quoi ce soir Tu sors un peu, là, il y a ton mec sur les champs, qu'est-ce que tu fais, toi, du côté de Vichy, là On monte, ben... on monte à ou pas Est-ce qu'on monte à On est des fous hein <rire> ben à On est des fous J'aimerais bien, bien monter euh, aussi sur les champs mais bon je peux pas, je travaille sur Vichy justement, j'habite sur Vichy donc euh, forcément je travaille et j'ai pas pu me permettre de monter euh... je Marie tu es avec nous, on te fait vivre tout ça t'inquiète pas, on va se reconnecter avec les Champs-Elysées d'une minute à l'autre, ok ouais. Marie Ça marche, ok, pas de soucis Allez, je t'aime fort, merci d'être passé ah, Marie, trop bien. gentille Moi aussi, je vous aime fort, gros bisous Bisous Marie, bisous. trop gentille Tu sais pas ce que t'as dit là Quoi bah, Là, t'as dit que son mec était sur les champs, etc Nous, on est des psychopathes, les meufs hein. Tu sais que là, je chantais dans sa voix Je